Plus rapidement en même. <rire> c'est possible. C'est possible. Non mais c'est quelque chose, c'est intéressant. La, la promiscuité comme ça, euh, oui, quand oui. on est beaucoup pendant très longtemps dans une voiture. Euh, il faut. Y Sachez que chaque. Il a des fenêtres sur la C4. On peut ouvrir les fenêtres. On peut... Ah, ah y y les les oui, oui il y a des fenêtres. Il y a ah. des sacs ah. électriques. C'est une des fenêtres. Voilà. Ça c'est la fenêtre. Non, ça c'est la grosse fenêtre. C de la de La fenêtre de la C4. Bon, Damien, merci pour tout. Euh, franchement, vous, êtes, vous, serez, vous seriez hyper bon en guide hein, ah touristique. Oui. Ah, parce que vrai. franchement, vous donnez envie en plus, hein, Damien. Quel est le prénom de votre épouse Evgenia. Evgenia. Evgenia. Evgenia. Evgenia. Donc, j'ai ouais, bon. en russe, en fait. D'accord. On la eh bon, sait. Vous, vous connaissez Evgenia Kissing Qu'est-ce qu'il devient Ah, non, non, je connais pas. connais pas. Non, le Grand pianiste, le le grand pianiste russe. Non, Très grand pianiste russe, qui est un virtuose exceptionnel. On, on, on ne le voit plus depuis quatre ou cinq ans. Ah voilà, oui. Je pensais que... Bah, il est resté dans sa cathédrale. Non, en fait, il bouge plus. <rire> euh, Merci beaucoup Damien, à très vite. Bah, merci. Bah, à Au revoir Damien. Allez bonne nuit. Et bonne nuit Damien, Damien arrivé d'Airchi. Merci. Oui, <rire> arrivé d'Airchi, pourquoi pas C'est du russe hein bid'Airchi. Un bien sûr. Oui. Oui. Euh, on va revenir dans un instant. On poursuit ce grand rush et on va faire un point sur la circulation tout de suite. Alors c'est parti. Mais avant, et eh oui, avant ce point sur la circulation, c'est la météo. Et c'est avec vous, Valentin Mailleux. Ah oui, François. Et le ciel qui va être couvert globalement au nord de la Loire aujourd'hui, de la Bretagne jusqu'aux frontières belges. Un ciel couvert toute la journée qui pourrait même donner quelques averses le long des côtes de la Manche dans l'après-midi. Alors qu'au sud, vous vous réveillerez globalement sous de belles éclaircies avec un soleil même assez franc de la Vendée jusqu'à l'Alsace et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, par contre, ce ciel va se charger des Pyrénées aux Alpes avec localement des averses et quelques coups de tonnerre sur les reliefs. Et, et puis, euh, et bien du côté des températures, 20 degrés à Brest et Cherbourg cet après-midi Il fera 23 à Lille 24 à Nantes et Biarritz 25 degrés à Paris 26 pour Montpellier 27 degrés à Nice et Bordeaux 29 à Perpignan 30 degrés pour Strasbourg et Clermont-Ferrand 31 à Toulouse Et le maximum pour Lyon, 32 degrés Et c'est avec le même Valentin Mailloui euh, qui, euh, qu qui change de casquette et je la retourne Après euh, la VTO, c'est le point. Euh, trafic, comment roule-t-on Eh bien, prudence d'abord dans le sud-est, avec euh, sur l'A54, entre Salon de Provence et Nîmes, un accident qui nous est signalé par la communauté Coyote, juste avant d'arriver sur Nîmes. Hein. Donc, soyez euh, prudents dans ce secteur. En Vallée-du-Rhône, trafic de plus en plus dense sur l'A7, en direction du sud, entre Lyon et Valence. C'est le cas aussi sur l'A6, un petit peu plus haut, entre Beaune et Lyon, ça ralentit un petit peu. Et puis à l'ouest, sur euh, l'A71 d'abord, en direction du sud, vous êtes en difficulté sur une dizaine de kilomètres, entre Montluçon et clermont ferrand comptez déjà 40 minutes en plus sur votre trajet. La 10 est chargée en direction des côtes d'Aquitaine. des ralentissements entre Tours et Poitiers d'abord puis plus bas, vous êtes très ralenti, toujours sur 5 km en arrivant sur Bordeaux, là aussi 40 minutes supplémentaires de parcours. Et puis dans le sud-ouest, eh c'est toujours un petit peu galère entre eh bien, Bayonne et la frontière espagnole, encore 50 minutes supplémentaires sur votre parcours en Ile-de-France, prudence toujours avec sur la N2, et eh bien cet accident en direction de Paris, accident à hauteur de Mitri Mori. Soyez Prudent sur la route. N'oubliez pas les pauses. Bonne route sur RMC. RMC. Le grand rush revient dans un instant sur RMC. 30 heures de direct non-stop. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à nous appeler au 3216 pour participer à ce grand rush, même en pleine nuit. A tout de suite. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. RMC, il est 4 h 3 et toujours à mes côtés C'est le grand rush, Pardon. 30h non-stop François Sorel, Barthélémy Bolo Merci beaucoup Martelly euh, Biboulot est toujours là Christian qui a fait quelques petites photos ou alors peut-être qu'il essaie de jouer au Pokemon Pokémon on a, on a chassé euh, cette semaine euh, dans le studio on a, a, ouais, on, a, on a capturé un Osteraptix ou quelque chose comme ça je n'ai plus le nom exact pardonnez-moi si vous êtes le dresseur de Pokémon vous n'avez pas chopé un Christian Récux par non, exemple non non non non pas. non un Hydraptux parce que oui parce qu'il s'hydrate tout le temps il s'hydrate tout le temps bah, forcément euh, deux trois petits mails hein, deux trois petits euh, mails de circulation nous avons envoyé sur euh, grandroche.rmc.fr mmh. il, y il y a Nourdine hein, qui nous qu suit depuis le début de la soirée, qui nous a renvoyé un mail en nous disant, salut l'équipe, premier bouchon sur la 7 au niveau du col du Grand Bœuf à l'air de Saint-Rambert d'Albon euh, qui nous demande, est-ce que vous remettez ça le, le week-end prochain, ce, ce Grand Roche Non, désolé, désolé, ah, non, Nourdine, on ne peut non, pas non, faire non. ça tous les week-ends, en plus le week-end prochain, Nourdine, c'est le début des Jeux Olympiques, ben oui, bien sûr, ce sera une édition spéciale toute non, la nuit, mais... pour le coup, sur les Jeux Olympiques, sur RMC. En plus, le calendrier tombe bien, c'est véritablement Ce week-end, que c'est euh, le plus compliqué sur les routes de France. Alors, le week-end prochain, il y aura du monde, mais beaucoup moins, bien évidemment. Hein. Et puis, il y a aussi euh, Nicolas qui nous dit dans la, la neuf sens Narbonne-Montpellier, ça roule très bien, mais dans l'autre sens, euh, il y a du monde. Hein, il nous envoie une, une photo sur, euh, sur Twitter, hashtag RMC avec, euh, voilà, on le voit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de phares, de phares dans, dans l'autre sens de circulation. continue à nous dire un petit peu ce que, voilà, comment est-ce que ça roule Un petit bonjour, très simplement, voilà, euh, par exemple, Amine qui nous nous dit, hello l'équipe, j'ai quitté Paris-Sud vers 20h, je suis dans l'Aveyron. Après un petit, une petite sieste, je repars direction Almeria. Voilà, il y a aussi, euh, il y a aussi Thierry qui nous disait bonjour à toute l'équipe, je suis agent de sécurité. Voilà, encore, euh, encore deux nuits, et puis ensuite, les vacances direction Port Barcarès Une pensée pour vous, 30h à tenir, bon courage et bisous. Voilà, continuez à nous écrire sur euh, grandroch.rmc.fr, sur Facebook. ouais Merci pour tous ces messages de solidarité, c'est très très très sympa. Euh, Christian, qu'est-ce qui se passe, mon cher Christian je, je, vous, je vous vois vous esclafer. Que se passe-t-il Une boulangère. Ah oui, nous avons une boulangère. Et c'est Céline qui La est pompe avec nous. Comment La pomponette. Comment La pomponette. La pomponette, c'est elle. Céline. Bonjour Céline. Céline ma Céline. Bonjour, <rire> Bonjour Céline. Comment allez-vous, ma Céline Vous êtes Très boulangère. Il se réveille tout d'un coup. Boulangère, on avait perdu, hein, Christian, depuis tout à l'heure. Mon papa est boulanger, là. et mmh. c'est votre mari qui boulange, et vous, vous faites Quoi finalement Alors moi je l'aide à la pâtisserie et à la Oh là là la la. Magnifique Et vous êtes dans quelle ville Alors on est à La Sauve à côté de Bordeaux. Oh là oui. là Magnifique Vous n'auriez pas pu être à quoi, ici les Moulineaux que, Quel type de Ça pain dit, vous faites, ah, s'il vous plaît Alors non, on fait du pain de au feu de bois en plus. Oui Oh là là là Moi j'en salive là, en fait la. vous oh me faites oh saliver. Oh là là Et, vous, et êtes, en... vous avez commencé à quelle heure À 2 heures. Oh oui, parfait Et le pointage du pain, c'est combien de temps chez vous Alors, ça dépend lesquels. Le plus important, c'est entre 12 et 24 heures. 12 à 24 heures Mesdames et messieurs, nous sommes là devant un grand boulanger national. J'en connais un autre, c'est Pierre de Meusy près de Belfort. Et là, je... Fantastique Vous allez m'adresser, je vous donne mon numéro de téléphone discrètement. Non, non, non, non, pas de Malheureux que vous êtes... On vous le donnera euh... hors antenne, Céline, Bordeaux. cher Christian. Alors... Et en plus, alors juste pour vous faire saliver un petit peu, on fait tous les week-ends une énorme brioche de 5 kilos. Oh là oh là, ah. oh là De 5 kilos Céline, Je n'ai pas entendu, Céline. Vous êtes, vous, vous, vous êtes où À Bordeaux. À l'assaut à côté de Bordeaux. D'accord, d'accord. 5 kilos. Et ôtez-moi d'un doute... Euh, Votre boulangerie, vous en avez plusieurs des boulangeries ou vous en avez qu'une seule On n'en a qu'une seule. Une seule. Vous avez commencé quand la boulangerie Alors, moi, ça fait pas très longtemps puisque j'aide mon mari, mais mon mari, ça va faire une vingtaine d'années qu'il est dedans. Très bien. Vous avez des enfants Pas encore. Pas encore. Bon. Bon. Et la briège de 5 kilos, c'est un peu la, votre spécialité Par euh, tous les week-ends, il vous en reste plus un morceau C'est ça, ça. Et puis des gros pains. On fait des gros pains d'un kilo de Oh là là là là Le bon pain. Le bon pain, c'est vraiment... Le bon pain, c'est une odeur particulière. Oh. Hein, quand on se balade dans oh. les et rues, vous les savez cinq, que ce pain en, de... en jusqu à jusqu'à 24 heures, c'est le pain exceptionnel de la région. Là, nous sommes avec des grands je vais les inscrire au Collège Culinaire de France. Eh bien, dites-moi. Alors là, ah, Céline, vous avez ça. bien fait d'appeler. Ah là, c'est <rire> génial. Non, franchement, génial. Là, On peut avoir votre vrai nom C'est autorisé de dire ça à l'antenne C'est-à-dire le nom de la boulangerie. Oui, le nom de la boulangerie. Bien sûr, bien sûr, Céline. Alors, c'est les faveurs de l'abbaye. Oh là Les faveurs de l'abbaye. Oh là là là Voilà, Ah oui, ouais, c'est joli. Hein, comme super, super. Bon, ouais. écoutez Céline, alors là, dommage que vous soyez si loin. Oh parce que là, là franchement, quel... on serait presque venu à pied. Il, y il y a un TGV, non, peut-être, jusque-là, non Parce qu'il est 6h, à 9h, on peut avoir du pain de chez vous Il est 4h, là. Est... Christian, <rire> on a perdu Christian Ricard. Ça, ça y est. Je... Non, mais il s'est mis à fantasmer du coup, oui, sur oui, le pain. Oui, sur tout le tout pain, tout ça, ça la... Sais, la... Crois il croit qu'il est 6h, alors qu'on est 4 Céline. Alors, pour être très sérieux, Céline, vous travaillez 7 jours sur 7, Si jours, quand vous vous organisez Alors non, on est fermé le lundi. Oh, ça déjà, oui. Mais on est ouvert effectivement du mardi au dimanche. Et euh, voilà, le matin et l'après-midi. Très bien. Vous êtes pâtissière de métier ah, Pas du tout. En fait, euh, moi je suis étudiante en droit. Et euh, voilà, en, en découvrant mon mari, ben, je l'ai aidé. Eh c'est une belle y histoire. Une, je sentais qu'il y avait une rectitude en vous, effectivement. <rire> <rire> bon, Céline, euh, on, parce qu'on parle du pain, mais on n'a pas encore parlé des viennoiseries. Oui, euh, il faut en parler la, un peu. Et de la pâtisserie aussi, parce qu'elle est pâtissière. Un chocolat, tout ça, là, ça en est où, là C'est encore dans le four Alors, pas encore, ça va seulement rentrer au four. Là, elles sont bien dorées, elles sont bien poussées. Il n'y a plus qu'à les enfourner pour que ce soit plus chaud à cette heure Vous auriez tournant. des photos à nous envoyer Je vous envoie des photos, pas Gilles. de problème. grand nous envoyer des ouais, photos. Il, il me R faut absolument Céline. votre adresse parce que je vais vous faire inscrire au Collège Culinaire de France. Bon, on s'occupe de ça hors antenne. Hein voilà. Ça marche. Absolument génial. Bon, absolument génial. Ben, vous avez bien fait d'appeler, Céline. Ah oh, oui, vraiment, vous parfait, avez bien fait. Merci. Au revoir. <rire> je vous embrasse très fort, Céline. Bon courage. Bon, en tout cas, vous avez l'air tout mignon, tous les deux. Et ah, on, merci. on vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Ici, euh, si tout comme Céline, tiens, vous êtes dans la boulangerie. C'est le moment ou jamais. Hein, 4h10. Vous êtes sans doute là, en train de, ou euh, je ne sais pas moi, enfourner ou sortir du four. Appelez-nous au 3216 et racontez-nous où vous êtes, comment ça se passe. Un que... petit bonjour, c'est bon comme du bon pain. Exactement, dire ça. tout à fait. Euh, le 3216, pour nous joindre, ou bien hashtag RMC sur Twitter. On va enchaîner avec Frédéric, qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous allez Frédéric Oh, va, ça va, ça va, je vais pas trop mal. Je, je commence à avoir la journée de travail dans les pattes, mais ça va. Ça ah, va. Vous, vous rentrez du travail, là bah, je suis chauffeur routier, donc. Euh, ah, ouais, vous je avez fini Vous avez fini, là Ah, non, non, j'ai encore un peu de route, là. J'ai encore euh, deux, deux bonnes heures de route jusqu'au dépôt. Faut un peu de route, c'est deux heures pour vous, c'est ça faut que, je, faut que je sois rentré avant 7 heures du matin, vu qu'on a plus le droit de rouler après, à partir de 7 h Ah, oui. oui. Donc, oh, oui. Euh, comme il y a les interdictions estivales lors des vacances et que je ne suis pas en transport frigorifique, bah, il faut que je me dépêche de rentrer avant 7h du matin. D'accord. Et, et Frédéric, ouais, en fait. vous voulez nous raconter euh, une petite anecdote qui vous est arrivée euh, sur la route Voilà. voilà ça m'est arrivé euh, ouais, l'année dernière. Ouais, c'était encore l'année dernière. Donc en fait, c'était pour en venir par rapport au cauchemar. Euh, ouais, oui, oui. Pour moi, ça n'a pas été spécialement un cauchemar, un cauchemar. Ça a été plus pour ma copine. En fait, on partait de l'Aveyron et puis on descendait à Toulon euh, voir ses enfants. Et puis au en fait, on est à l'époque, il y avait eu des gros orages sur l'Odèvre. Et au en fait, on est arrivé sur l'Odèvre et l'autoroute était inondée. Et comment que vous est euh... fait Au en fait, nous, de notre côté, ça roulait encore. Ça roulait sur une voie, il y avait que la voie de droite qui était inondée. Mais l'autoroute de l'autre côté était carrément inondée. Parce qu'au en fait, à cet endroit-là, notre voie à nous, elle est plus basse que la voie d'en dans... face, au en fait. Oui Et donc, euh, nous, au fait, quand on, on, a, on est rentré dans le bouchon. Et euh, à un moment, on a été vraiment arrêtés euh, dans la cuvette, quoi. Là où c'est vraiment plus bas que l'autre côté. Oui. Et on voyait l'eau de l'autre côté qui arrivait quasiment jusqu'en haut des glissières. Il y avait des voitures qui étaient dedans, euh, des 4x4 qui étaient plantées dedans et tout ça. Euh, et vous, vous et, êtes euh, retrouvé euh, avec de l'eau autour des, des, des roues euh... Bah non, heureusement non. Nous, au fait, sur la voie de droite, il y avait de l'eau. Mais sur notre voie à nous, il n'y avait pas d'eau. Donc, au fait, euh, ça allait. Mais le problème, c'est que comme on a... Comme on avançait très, très, très, très doucement au pas, voire même des fois on était trois, quatre minutes sans bouger et qu'il pleuvait très fort, on voyait l'eau qui montait en face. Et en fait, ma copine, elle a, elle a vraiment commencé à skipper. Ouais, bien sûr, c'est on à... peut imaginer. Ah, mais imagine-toi la voiture et tout, on va être dans l'eau, on va mourir et tout. Ah, c'est bon, calme-toi. <rire> Donc euh, voilà quoi. Et et pour qu le coup, ça vraiment, peut être très inquiétant hein, hein, quand on voit quand il pleut très très ben, fort euh, sur des épisodes sévères ou autres. Je autre, me euh... inquiété, je me serais inquiété si on n'avait pas bougé depuis une demi-heure. Ouais. Mais quand on bougeait ouais. toutes les deux trois minutes, qu'on avançait de quelques mètres, et euh, ça allait quoi. Moi, moi, je m'inquiétais pas. C'est vrai qu'elle s'inquiétait beaucoup, beaucoup, et en fait, on a réussi à sortir de là. On est sorti de l'autoroute parce qu'elle voulait plus que je reste sur l'autoroute. Ah et oui, du coup, coup elle était restait... tellement inquiète que vous avez dû quitter ah l'autoroute. Euh... Oui, oui, on est sorti tout de suite après, à la prochaine sortie. On a récupéré l'autoroute plus loin qui était plus inondée, quoi. Et en fait, c'était à l'époque où ils ont fermé l'autoroute de l'ODEF pendant 2-3 jours parce qu'il y avait un trou dans la chaussée, parce que la route s'était effondrée. C'était à ce, ce moment-là, quoi. D'accord. Pour moi, c'est une anecdote marrante parce qu'au fait, j'ai vu ma copine en stress et tout et ça m'a fait rire. En fait, c'est surtout ça qui vous euh, fait marrer. Euh... C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous moquer de votre, euh, votre copine oui. parce qu'elle a complètement paniqué alors que vous étiez au vol. Oui, avec tout ce que je prends, je peux bien faire ça. Ah, <rire> ah bah, on voit qu'il porte la culotte. <rire> euh, ouais, voilà. Non, mais bon, voilà. après, euh, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais un peu. Ça m'a fait un peu rire. Bah, ça m'a fait sourire, quoi. C'est vrai que j'étais pas pas rassuré non plus mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus calme qu quoi de, de par ma profession je vois quand même pas mal de choses sur la route donc qu'est euh, ah, qu -ce, que fait... qu ce que vous voyez par exemple sur la route une petite anecdote qui vous, a, qui vous fait marrer que vous racontez comme celle que vous racontez sur l'inondation ça dépend si c'est marrant ou ah, plutôt ou... marrant non non on va plutôt on, marrant. on est plutôt là pour s'amuser pour rigoler on voit euh, qu'est ce que je vois de marrant bah souvent euh, bah souvent on voit Les anecdotes sympas, genre les gosses qui nous font des coucou quand ils nous doublent. Euh, oui, c'est sympa ça. Ça fait toujours, ça fait toujours plaisir. Voilà. Après, euh, les anecdotes sympas. Ben moi, indirectement, je vis plutôt des trucs un peu, un peu énervants souvent, quoi. Ah, le comportement, les comportements d'automobilistes, comportements de, de, c'est quoi, quoi ces comportements-là des... Bah, disons, les queues de poisson, le gars qui sait qu'il va sortir à 300 mètres, mais non, il peut pas se rabattre derrière le camion, il faut encore qu'il double le camion, et après il se rend compte, ah bah merde, il y a une voiture devant le camion, bah non, il faut vite que je me rabatte devant le camion, et donc du coup, il pile tout sec, et nous, on est là derrière, on, on, on, on regarde par rapport à la voiture de devant de garder les distances, mais en fait, le gars, il rentre devant nous, il pile tout, parce qu'il sait qu'il va sortir, quoi. Ou il y a des... Je sais pas, les clignotants qui ne sont pas mis dans les ronds-points. Et comme nous, on a vachement de mal à démarrer dans un rond-point. Quand on t'attend là à vouloir démarrer, que tu peux pas démarrer parce que tu sais pas où les gens y vont. Euh, voilà, des fois, tu es obligé de serrer un peu dans les ronds-points parce que on a quand même un autre gabarit d'une voiture. Tu as les gens qui s'énervent, qui te laxonnent. Enfin, voilà, après... Les force, on va dire on... les incivilités, quoi. Voilà, voilà, force, on s'y habitue, quoi. Donc, euh, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu... C'est toujours un peu rageant, donc j'ai envie de dire, voilà, partageons la route, même si c'est pas évident. Y a, je, je sais que chez nous, il y a aussi, euh, dans notre corporation, il y a aussi des abrutis. Euh, voilà, après, mais bon, tous les chauffeurs routiers ne sont pas des abrutis. Ouais. Voilà. C'est un enfin, espace euh... qu'on partage, il faut faire attention à tout voilà. le monde. Voilà, bah, bah, bah, je vais vous raconter une anecdote, justement, que j'ai vécue cette semaine, en sortant du dépôt, en fait. Je, on sort du dépôt, et en sortant du dépôt, on a une priorité à droite, au fait. Et souvent, il n'y a pas une voiture qui sort de là, quoi. Et là, euh, moi, je suis parti à moitié du dépôt et en fait, il y avait une voiture qui sortait de là. Et moi, je me suis arrêté. Et en fait, la la fille était tellement étonnée, elle m'a regardé comme ça, d'un, pourquoi tu est-ce qu'elle vous a fait un grand te... sourire Bah, elle m'a fait un sourire et elle m'a regardé bâillie y, comme ça, du genre mais jamais <rire> personne de sa route s'arrête quand je sort de là. Donc euh, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est des petits, c est, c est des petits moments qui font qui font sourire quoi. Donc euh, donc voilà quoi. Voilà voilà. Et puis, euh, non, au en fait, je voulais aussi dire, voilà, euh, je voulais vous féliciter pour votre émission. Je vous écoute depuis 15h, hier, depuis que je me suis levé, au fait. C'est sympa, ah, ouais, donc, merci. Euh, vous avez suivi tout, pour l'instant, tout le grand rush. Bah, quasiment, ouais, j'étais réveillé depuis midi parce qu'au fait, je dors dans le camion et ouais. avec les chaleurs, c'est pas évident de dormir, quoi, donc euh, comme je roule de nuit toute la semaine. Donc, au fait, j'étais réveillé euh, depuis midi quasiment, mais je me suis j'ai vraiment allumé la radio à 15h, donc je vous écoute depuis 15h. Et au fait, je suis complètement à fond dans votre émission, quoi. C'est très sympa, Frédéric. Euh... Donc voilà quoi et j'adore ce que vous faites je me je me bien notamment là avec euh, Christian là j'ai l'impression qu'il est vraiment au attaqué <rires> ça dépend des moments là on l'a perdu là il est parti voilà. chasser le Pokémon ouais, et dans les il fait le <rires> ménage là ça m'a <rire> bien fait marrer l'histoire de la boulangère là l'instant là j'étais j'étais ah, vous auriez encore plus <rires> voilà. rigolé en voyant sa tête parce qu'il était vraiment ah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, ah, oui, il pétrissait le pain avec ah, avec amour notre boulangère Ah ben voilà. Fred, euh, bonne journée. Merci pour cet appel, c'était très sympa. Bah merci beaucoup. Merci à vous et puis bah je vais vous écouter jusqu'à 7h au dépôt et par contre après je rentre chez moi donc euh, oui, et bon, c'est bon, normal. Voilà. écouter. Donc euh, je voilà. vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour la journée. Continuez bien et merci encore. C'est dommage que vous faites pas ce genre d'émission plus souvent, c'est sympa. <rire> bon, bon euh, déjà une fois par an c'est bien, c'est pas, pas mal. Oui, pas oui, mal. bah oui, voilà, c'est ça. À bientôt okay, Fred. Bah, bonne merci journée. Beaucoup, au merci, revoir. au revoir. Et rentrez bien. Merci. Au fait, je peux dire un petit bonjour non Oui, bien sûr, content. bien sûr. Voilà. En fait, je voulais passer le bonjour à tous mes collègues euh, routiers, euh, qui est de nuit qui roulent, quoi. Et euh, notamment, s'il y a des chauffeurs du forum FDR sur lequel je me trouve, il y en a peut-être qui nous entendent à l'heure actuelle, ben, je leur passe un petit bonjour. Voilà, voilà, voilà. Et ben voilà, le message est passé. Merci. merci Fred, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Pratiquement 4h20, c'est le Grand Rush sur RMC avec Barthélémy Bolo, avec Christian Acké, notre médecin nutritionniste et avec Rodolphe aussi dans un instant. Euh, il part en Espagne, il vient de quitter l'Ardèche où il a passé une semaine de vacances. Euh, voilà, c'est des vacances un petit peu euh, voilà, euh, un petit peu diverses pour Rodolphe, on va le retrouver dans un instant. Puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez nous joindre ce de cette nuit. En tout cas, peut-être ce début de journée, hein, ce début de matinée car il est déjà 4h20, le 32-16 ou bien le hashtag grand rush RMC ou bien grand Un petit bonjour. Ben, un petit bonjour, un petit, un petit bonjour, il y a pour... l'insomniaque qui nous passe un petit bonjour. Merci pour cette nuit les 9 h de route passe plus vite Avec vous, un sommet qui fait juste euh, Paris. Euh, voilà, n'hésitez pas euh, que ça soit sur euh, le hashtag sur Facebook aussi. Grand Roche RMC, on a un petit bonsoir de Maëb aussi qui est Maëb qui a eu un petit pépin qui a cassé son téléphone qui a voulu jouer avec nous sur le, le quiz cinéma tout à l'heure et qui a cassé son téléphone et qui a oh, pas réussi à jouer avec nous. Euh... Ah bah oui, c'est embêtant. Ça. Bref, voilà, continuez à nous dire bonjour. Sur euh, ce sera très sympa. On voulait vous rajouter vos messages à l'antenne et on revient dans un instant avec Barthélemy. 32-16 à tout de suite. Il y a 4h20. On fait un point sur la circulation avec vous Valentin Mailleux. Et c'est bien, bel et bien le début de journée, hein, François, sur les ouais, routes, ça hein, commence. puisque ça y est ça commence, hein, notamment les premières grosses difficultés en vallée du Rhône, comme prévu par Bison Futé, finalement, avec un trafic très chargé euh, sur la 7 en direction du sud, entre Lyon et Orange des ralentissements nombreux, qui rallongent votre trajet d'aider de plus de 45 minutes c'est le cas aussi sur la 6, plus haut, entre Beaune et Lyon, où ça ralentit pas mal dans le sud-est aussi, ça devient dense sur la 9, entre Montpellier et Narbonne et puis à l'ouest, sur la 71, en direction du Sud, vous êtes toujours en accordéon sur 5 km entre Montluçon et Clermont-Ferrand. Ça rallonge votre parcours de 40 minutes. La 10, chargée aussi en direction des côtes d'Aquitaine, des ralentissements entre Tours et Poitiers. Et puis plus bas, toujours des ralentissements assez compliqués en arrivant sur Bordeaux. Comptez encore 40 minutes supplémentaires au total sur la 10. On termine avec le Sud-Ouest et Prudence sur l'A64, d'abord entre Toulouse et Bayonne avec un accident signalé par la communauté coyote à hauteur de Saint-Gaudens. Et puis toujours aux grosses difficultés hein, sur l'A63 entre Bayonne et l'Espagne,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 C'est au 32-16 45 centimes la minute Et au 7-32-16 65 centimes par envoi Plus près du SMS RNC Le Grand Rush 30 heures non-stop François Sorel Barthélémy Bolo Le jab s'habille plus en oh, oh, oh. Le s'habille plus en panache oh, oh, oh. Les hommes lui les Lui ont pris pas Ça commence à sentir bon le café à 4h22. et eh oui, bah écoutez, nous, on est déjà passé en mode matin, là. Peut-être c'est le cas aussi pour vous. Peut-être venez-vous de vous réveiller. Euh, Peut-être, euh, voilà, envisagez-vous de prendre la route, là, dans les minutes qui viennent. et eh bien, bienvenue sur RMC. RMC qui casse sa grille pour ce week-end de chasse et croisée vous propose deux Grand Rush, donc, un rendez-vous unique, exclusif, 30 heures de direct, non-stop, pour vous accompagner sur la route des vacances, avec vous, bien sûr, puisque c'est vous qui faites cette émission. Euh, vous pouvez à tout moment nous joindre pour euh, nous dire comment ça Ça roule, devenez nos reporters d'un jour. N'hésitez pas à nous appeler 3216. Vous pouvez nous joindre aussi avec le hashtag Grand Rush RMC sur Twitter, hashtag Grand Rush RMC, ou bien par mail grandrush.rmc.fr. RMC.fr. Voilà. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone comme ça, on vous rappelle dans la foulée, Barthélémy bolo est à mes côtés, Christian Reckia, notre médecin nutritionniste toujours là, fidèle au poste on s'engage à être là jusqu'à 20h ce soir pour boucler nos 30h euh, de direct, voilà, ça sera un record sur RMC, hein. je crois que là on battra le record, on fera la mission la plus longue jamais réalisée sur RMC et pas loin de la plus longue émission en France hein. Euh, on accueille Rodolphe tout de suite qui est là, bonjour Rodolphe Bonjour François, bonjour Barthélémy, et puis bonjour Docteur. Bonjour. Comment ça va Rodolphe Eh bien ça va très bien, on part en vacances, donc on continue nos vacances. Oui, bien. alors c'est pas ça, vous étiez donc en Ardèche, vous avez passé une semaine de vacances là-bas Oui, tout à fait, une semaine de vacances en famille, tous les quatre, et puis, euh, et puis là on prolonge les vacances, on part en, euh, en Espagne, rejoindre des amis pour une semaine de vacances avec des amis, voilà. D'accord, donc là vous faites Ardèche-Espagne Exactement, et on est parti plus tôt que prévu parce que c'était compliqué de dormir vu la chaleur qui faisait cette nuit. Ouais. Et donc euh, on a réveillé tout le monde et puis c'est parti, on, on passe par les chemins de traverse parce que j'avais pas envie de prendre l'autoroute, euh, j'allais dire A7, qui risquait d'être engorgée. Effectivement, vous venez de dire euh, effectivement ce que je pensais, donc j'ai bien fait de passer par les chemins de traverse. Donc euh, on prend notre temps, euh, on arrivera quand on arrivera, on n'est pas pressé. Voilà. Alors vous allez où en Espagne Alors là, on s'en va à, à côté de Calélia, euh, 30, km au nord de, 30 km au nord de Barcelone. D'accord, ah oui. Donc euh, voilà, c'est ouais. pas, pas le coin le plus éloigné, quoi, on va dire. Non, non, non, c'est pas le coin le plus éloigné. Non. Mais voilà. Bon, Mais et vous... On, on, on essaie de, de faire concorder nos vacances. On essaie de prendre nos vacances en fonction des, du grand rush des RMC en fait. <rire> ça, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est ce qu'il faut faire. Comme ça, bah, vous, quand, ça. quand vous êtes en, en voiture durant le trajet, vous écoutez RMC Et eh comme chaque année, je pense que c'est la troisième année que vous le faites, je pense. Ouais, exactement. Et, euh, ouais, ça fait. Eh ben, ça fait la troisième année qu'on qu qu l'écoute. Et eh ben c'est super, voilà. Rodolphe. Ça, ça, vraiment, ça nous touche, votre fidélité. C'est vraiment très sympa. Eh, eh bien, écoutez, vous voilà, nous aidez aussi à passer un bon moment parce que bah, les enfants, les enfants sont dans la voiture, et ils écoutent aussi RMC euh, ouais. toute l'année en dehors, pendant qu'on travaille, Et on, on continue d'écouter RMC même en vacances. Bon ouais. c'est cool. Ça va, les enfants voilà. sont calmes, là. Bonne ambiance dans la voiture, tout le monde est à la cool. Bye. Voilà. Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. Donc il y a Brieux, il y a Brilleux, y il y Enzo, voilà. Brilleux et, Hello. et Enzo. Et Enzo. Enzo, Enzo, Brilleux et Enzo, ben voilà. Eh bien, on vous voilà. salue à tous les deux. Voilà. Et... Non, non, non, ils, sont, ils sont calmes. D'accord, ils sont calmes. Ils ont pas envie de faire une petite, euh, un petit somme, non Ça va euh, pff, Ben ils ont, ils, eux, ils ont, eux, ils n'ont pas trop souffert de la chaleur. Ils ont bien dormi avant et euh, non, ils n'ont pas l'air d'être. Euh, d'être trop endormi, puis le fait de, de savoir qu'on allait appeler RMC, ça les motive. Bon, bah, ça les motive, d'accord. Bon, très forcément. bien, euh, Rodolphe. Alors, après, en Espagne, qu'est-ce que vous allez faire Vous avez loué euh, quelque chose Vous êtes dans quelle oui. configuration Oui, tout à fait. On a loué, on a loué une, une, une maison avec, de, avec des amis que nous rejoignons, que nous rejoignons demain là-bas. Et, euh, et puis voilà, on, avait, on a aussi bien profité de l'Ardèche pendant une semaine. On ne connaissait pas cette, cette, ce département-là, Et oui. on a bien profité des spécialités locales ardéchoises. <rire> Alors c'est quoi les spécialités voilà. locales ardéchoises Bah, on, a surtout, on a surtout ramené beaucoup de... Euh, bon, à, 4h du, à 4h25 du matin, on peut en parler. On a ramené beaucoup de vin. Voilà, on a ramené beaucoup de vin. Ouais. Parce que, et de vin de nature, surtout. Parce que je suis un passionné de vin de nature. Mm -hmm. Donc, nous, nous sommes allés rencontrer les, les, les vignerons qui font du vin nature dans, dans la région sud-ardéchoise. Alors, attendez, le, vin, donc, nature, va... le vin nature, c'est quoi C'est du vin bio Alors non, le vin, le vin nature, c'est pas du vin bio. C'est souvent du vin bio, mais c'est pas c'est pas forcément du, du vin bio. Christian, vous, vin êtes calé, nature, vous êtes calé en vin nature ou pas bah, je, Derrière le mot nature, il y a tellement de choses possibles sur le plan technique que j'aimerais vous entendre sur le descriptif que vous donnent les producteurs par rapport à un vin nature. Je vous écoute. Alors, un vin nature, c'est un vin qui, par définition, on, dans lequel on va rien a, ajouter. C'est sans imprens. On va pas rajouter de levure euh, exogène, ah on oui. va pas rajouter de sucre, on va pas rajouter de pas de sulfite. Très bien. Euh, voilà, avec évidemment une, une agriculture euh, raisonnée en face, forcément. Donc très bien. Quand je disais, c'est souvent bio également. Très bien. Euh, voilà, et puis ça nous donne, alors ça donne des vins qui sont quand même très spécifiques, euh, qui sont pas forcément des, des vins de longue garde parce qu'il n'y oui, a pas forcément oui. de sulfite pour pouvoir les garder. Oui, oui, oui. Mais c'est des vins, c'est des vins qu qui font des Ont des vraies saveurs, on des vrais saveurs, on, revient à des, on revient à des vrais goûts, à, à des vrais goûts de vin. Moi, pour moi, c'est, voilà. C on ce a, on a pas mal à la tête, forcément, parce qu'il n'y a, qu y a pas de souffle dedans. Ce, ce que vous pas. décrivez, c'est finalement le vin des Romains d'il y a 2000 ans. C'est le vin a, idéal, non On appelle le Mulsum. C'est un vin qui ne se garde pas très longtemps, et c'est le jus de raisin, vin de la famille. Euh, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Vous êtes, vous êtes du métier, vous avez le langage et la technique. Peuf. Pas du tout, pas du tout, je travaille dans les assurances, donc ça n'a rien à voir, bravo, euh, mais je suis passionné par ça, et, euh, et du coup, euh, on ne vais pas dire qu'on essaie de faire concorder les vacances à ça, mais on essaie toujours de trouver euh, trouver des, des producteurs qui, euh, qui ont envie de parler, de ces ont envie de, faire, de parler leur, de leur métier, donc mmh. euh, on part tous les quatre, et puis euh, cette semaine, on a fait deux producteurs, euh, okay. et donc il a, fallu, il a fallu jouer à Tetris ce matin dans le, dans le coffre pour faire tout rentrer, parce qu'on n'est pas prévu de ramener autant de vin. voilà. Très bien, ben merci pour ce petit témoignage, Rodolphe. Bravo. Merci voilà. beaucoup. On va vous envoyer un cadeau. Ne raccrochez pas, on va vous faire une petite sélection sympa, d'accord Eh ben Écoutez, c'est sympa. Bon courage à vous jusqu'à 20h ce soir. Et on puis va essayer. On, on, on reste à l'écoute. C'est très sympa. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, Rodolphe. Au revoir. Merci. Tiens, à vous. on va faire un point trafic un peu particulier maintenant. Christian Ecar il est à bord de notre hélicoptère RMC. Il s'agit de Barthélemy de la Obolo. Bonjour Barthélémy Et Bonjour François, bah oui je prends une petite pause Parce oui. qu'il faut, il faut faire des petites pauses de temps en temps Donc je suis monté sur, le, sur la terrasse de, de, Des studios, de, des studios de RMC. Donc j'ai une vue sur le périph là. Ouais. Et je peux vous dire que ça roule très bien Périph intérieur, périph' extérieur Pas de souci, on est bon très fluide. On est bon, il y a plein de voitures Avec euh, des coffres sur le toit Donc je pense qu'il y a plein de vacanciers qui partent Ou qui, ou qui, reviennent, de, qui reviennent de vacances la météo est très belle, on voit même un petit quartier de lune dans le fond là, donc les conditions sont idéales hein, à Paris pour, euh, pour partir ou pour revenir de vacances pour l'instant Barthélémy, euh, allez Breaking News, y a-t-il des Pokémon Go euh, en haut de l'immeuble des RMC Alors j'ai trouvé un Roucoux J'ai trouvé un Rookooks, hein, euh, un je l'ai capturé, voilà, Rookooks, pour euh, voilà, l'instant, c'est le seul que j'ai trouvé, j'ai regardé un peu autour, j'ai trouvé qu'un Rookooks. D'accord, vous n'avez pas trouvé un... Trois Pokéballs, trois Pokéballs, je l'ai capturé, ça y est, je l'ai. D'accord, vous n'avez pas trouvé un Christian Reyk X, non Non, non, je crois qu'il est toujours perdu, peut-être, peut-être. Bon. Toujours en quête de son jeu qu'il arrive peut-être enfin à faire marcher, je ne sais pas. Toujours pas. Qui vient ranger son iPhone dans sa poche Je suis pas persuadé. Merci pour ce point circulation Barthélémy très détaillé. Merci beaucoup et on vous retrouve dans quelques instants. Vous allez revenir dans notre studio quand même. Le temps de redescendre. Voilà avec trois cafés, trois cafés et l'addition. Bien sûr, bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Et oui, Barthélémy qui a monté en haut de l'immeuble RMC où on a une terrasse qui est on voit bien sûr qu'on a le droit évidemment autrement il ne le ferait pas oui oui oui, oui on peut et euh, on va continuer maintenant avec vos témoignages on a eu Rodolphe il y a un instant je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez nous joindre ce matin le 32 16 euh, et puis surtout attendez bonjour à vous toutes et à vous tous à 4h30 on peut le dire bonjour et bon réveil voilà et on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC on va accueillir maintenant Julien qui nous a appelé au 32 16 bonjour Julien Oui, bonjour, RMC. Salut, Julien. Bonjour, Julien. va voilà. Oh, magnifique. Bah, ça va bien, ça va. On tient le coup. Et vous aussi bah, On tient le coup aussi. Ouais, je vais bientôt terminer ma journée, là. D'accord. Vous êtes chauffeur routier, bien sûr. En, en Bretagne soir, oui. En Bretagne, bien sûr. Il fait beau, il fait chaud. <rire> oui, il pleut jamais. Il, il pleut jamais, voilà. Oui, oui, oui, bien sûr. Et, ah non, non, ça que... Depuis le temps que j'écoute RMC, ça fait quoi Depuis depuis que j'ai passé mes permis poids lourds, ça fait 15 ans. Oui. Et c'est vrai que je n'osais pas trop appeler. Je me suis dit, tiens, je vais tenter le coup. Tiens, vu que j'écoute souvent RMC, Bah voilà. C eh bien voilà, c'est fait, Julien. Vous, vo <rire> vous voilà, auditeur, qui est passé à l'antenne. <rire> non, franchement, c'est génial ce que vous faites. Et, euh, moi, quand je suis parti, donc je suis parti de Quimper euh, hier soir vers 18h30. Oui Donc ça circulait pas mal. Bon, il y des bouchons et tout. Et là, cette nuit, Nantes franchement entre Nantes et Quimper ça a été. C'était assez fluide. On n'a pas ah. de côté-là. Vous bon. habitez où, personnellement à, du coup à Langolins, à côté de Capers. Oui, crois. Je, vois très un, bien. Un... je vois très ah, vous, bien. Vous connaissez Oui, oui, oui, oui. La, la forêt d'El vous vous visitez de temps en temps Euh, pas trop, il faut dire que ça fait quoi Ça fait deux ans et demi que je suis ici parce que je suis d'origine, de Rennes, ah oui. d'origine Oui. Et euh, donc non pas encore, j'ai pas encore eu le temps de visiter ah, ça allez, Je sais y allez, et, et l'Ocronan, vous avez fait l'Ocronan ah si l'Ocronan, oui ah, il oui, oui. faut <rire> dire à nos auditeurs <rire> d'aller voir l'Ocronan et ah. puis et puis euh, la forêt d'Algoat il faut la faire également, c'est extraordinaire c'est la forêt d'Astérix incontournable, ah, ouais. c'est incontournable comme dit François ouais. Et euh, bon alors Julien, là vous travaillez mais est-ce que euh, vous avez planifié des vacances bientôt non, pas encore peut pas c'est plus pour l'année prochaine D'accord. Ah oui, l'année prochaine. Ok, très ouais, bien. On va encore devoir travailler. Et non, de la on part en. En train de livrer justement des, des fameux pare-brise d'une certaine marque qu'on entend souvent à la pub. Ah oui, tata kripa, qu'elle remplace. Je, je, ouais, le, fais, je le fais comme ça, hein, vous avez vu. Et bonjour, c'est Julien de chez Carglass. Vous ne faites pas <rire> la pub, non C'est pas vous. D'accord. Il faut bipper, il faut bipper. Chute, <rire> chute, pas de marque. Chute, pas de marque. C'est fou le nombre de pare-brise, c'est cassé. Hein, quand, je pense, quand je vois tout ce que je livre chaque jour. Oui, mais vous avez... eh oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, vous savez, quand on, on répare mal le pare-brise et qu'on ne met pas le, le, la Petite résine à l'intérieur, après il se fissure voilà, complètement. C'est ça, ouais. Bon. arrive d'où vos pare-brises, d'ailleurs <rire> ah, En tout cas, moi je sais que ça vient euh, parce que au euh, niveau du transport, je vais chercher ça à Nantes. Donc je sais qu'à Nantes il y a une base qui est située par ici. Oui, très Donc, belle euh, ville, non pour... Très très belle ville, hein. je tiens à le rappeler quand même. Très très, très, très belle ville. <rire> Et, non, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça vient du. Je sais pas si vous connaissez, c'est la ville de Cellier. D'accord, non, je ne ah. connais pas. Le Cellier, Donc, bien sûr, de... c'est en périphérie de Nantes, le Cellier. Voilà, ouais. et par ici, c'est par où ils arrivent apparemment. D'accord, très bien. Il y a une base logistique Donc. au Cellier, alors. Ah, oui. <rire> c'est ça, ouais. Bon, ben écoutez, Julien, euh... nous okay, on a pas. Sinon, si on, si on veut voulait... si revenir sur un point, euh, j'ai écouté ça depuis hier soir. Ouais. Euh, le Nutella, c'est très bon avec des bonnes crêpes maison. Ah oui, <rire> très vrai. Vrai. Ah bah, bah, oui, a... en euh... Bretagne, des crêpes, crêpes vous êtes Nutella. Très, très C'est un peu ah, la oui, oui, ce que oui, oui, oui, vous oui, nous faites oui, oui. là. On avait oublié ah, le oui. Nutella. Et là. puis à Saint-Brieuc, il <rire> y a aussi la crêpe andouillette qui est pas mal aussi. La ah oui, il y a tout, ouais. Il y a la galette moutarde aussi qui est très. Et vous savez qu'en Bretagne, il y en a qui ont inventé des crêpes à l'eau de mer. En fait, ils filtrent de l'eau de mer, ouais. ils l'en mettent dans les crêpes pour lui mettre du sel, ce qui fait et ça donne, selon ces fabricants, une crêpe savoureuse et qui que, qui se conserve plus longtemps. Tiens, c'est normal, il y a du quoi, sel de dedans. Eh ben voilà, ben peut-être ce sera l'occasion l'occasion de goûter ces crêpes à l'eau de mer. Tiens, des crêpes à l'eau de mer. Crêpes à l'eau de mer à Nutella, peut-être que ça doit être très très bon. Ouais, pourquoi pas On <rire> va Bon ben écoutez, que... Julien, on va vous laisser. Merci en tout cas pour votre appel. Bah c'est gentil. En tout cas, j'ai très ravi de. Avoir un peu. en tout cas ça fait plaisir après <rire> toutes les années que j'écoute très mais... <rire> bien voilà on a été ravis aussi de vous entendre et puis bah écoutez restez avec nous le plus longtemps possible voilà Julien ah bah, clair je pense que j'ai continué <rire> et Barthélémy un petit cadeau pour Julien bah. Um, Julien ah, je, suis, je suis désolé je suis en train de manger en même temps Julien je m'excuse je m'excuse <rire> j'ai fait, fait, euh... fait exprès hein, parce que c'était ouais, tellement sympa merci beaucoup François je vous en prie Pardon, je vais essayer de pas m'étouffer à l'antenne. Mmh. <rire> Écoutez Françoise, très simplement, est-ce que. Oui, bah, je... <rire> je vais... Qu est ce que tu as Je vais y arriver. Je vais y arriver. <rire> euh, Julien, je vous envoie une paire de lunettes. Paire non, de lunettes Chris euh, pour les 50 ans de Chris, une valeur de 179 euros. Bon, bon c'est ouvert. Super. Ma superbe armoire. Ah, la fameuse armoire qui fait peur. C'est ça. Mais elle est plutôt sympathique, cette armoire. En ce moment. Ah oui, oui, oui c'est sûr. C'est une armoire plutôt cool. Bon, ben voilà, Julien. Vous allez pouvoir frimer avec vos belles lunettes de soleil. Et on vous souhaite euh, eh bien, de bien rentrer. et <rire> Merci beaucoup, Julien. Au revoir. Merci, au revoir. On a beaucoup de chauffeurs routiers, mais c'est normal à cette heure-ci. Puisque, évidemment, on le sait, les chauffeurs routiers roulent en décalé. Euh... e pas facile. Voilà, c'est c'est pas évident comme On salue tous les chauffeurs routiers déjà qu'on a eu à l'antenne euh, tout au long de cette nuit et puis euh, tous ceux qui nous écoutent. Voilà, et ceux qui sagement. nous envoient des petits messages aussi par c exemple là, sur euh, Grand Rush euh, hmm RMC grandrush@rmc.fr euh, par exemple Cécile qui nous dit euh, nous sommes euh, partis de Rennes depuis 3 heures et nous allons vers saint françois Longchamp nous venons de passer Nantes et d'ailleurs il y a un peu de monde sur la route. Merci pour votre émission instructive et rigolote qui nous tient bien éveillés. Bah, écoutez, on la salue aussi. Hein. Très simplement, Cécile. Ben voilà, merci euh, pour votre appel. Euh, on a tiens, une Cécile au téléphone. Est-ce que c'est la même Tiens, je sais pas. Ben oui, je pense qu'on a dû ah avoir bah oui, au téléphone. C'est Cécile, pardon, j'avais pas vu. Bonjour, Cécile. Oui. Ah, ah bonjour. Ben voilà, la, voilà, la Cécile. Non mais je pense je, que je, je, je préfère... <rire> je, préfère que, que, je préfère que ce soit vous qui résumiez que Barthélemy. Euh, parce que, que je, je résume ah oui, mal, c'est ça. Même non, mais c'est pas ça, François. Ça. Merci, hein. Merci mais, sympa. Mais, mais, Donc, mais non, mais taquin, rien ne vaut l'authenticité d'un auditeur qui nous appelle. <rire> Comment, vrai. Ça va Comment ça va, Cécile Eh bien, ça va bien ce matin. Là, y, euh, on est vers Poitiers. Là, on vient de passer Nantes. Et puis, euh, bah, ça s'est un petit peu calmé sur la route. C'était du côté de Nantes qu'on avait plus de circulation. Et là, c'est assez tranquille, on va dire. D'accord. Alors, vous allez où exactement Euh, à saint françois Longchamp, donc euh, dans la vallée de la Morienne. Dans la vallée de la Morienne, d'accord. Voilà. Et puis on va y rester 15 jours. Ça c'est bien, ça. 15 hey. jours de repos. Qu'est-ce qu'on fait à saint françois Longchamp euh, pendant 15 jours euh, ben, Pendant 15 jours, on va déjà se reposer. Les enfants ne connaissent pas la montagne, donc on va se promener en montagne, faire un ouais. petit peu de randonnée et puis, euh, et puis voilà, profiter profiter du beau temps, si on en a, j'espère. Mais oui, ouais. il y en aura forcément du beau temps. On, On va demander à Valentin et... tout à ouais. l'heure. Où est-ce qu'il quel temps quel il fait et... du côté de saint françois de Longchamp On va lui poser la question. Ah, c'est très bien, oui. Et euh, alors là, vous êtes combien en voiture, Cécile euh, Nous sommes quatre. Donc mon mari qui conduit, et puis moi passager, les deux enfants qui dorment derrière. D'accord. Voilà. Le mari est gentil, ça va, il est sérieux. Oui, tout va bien. Bien sûr, qu'il est gentil. Non, non, bah, êtes... il, y a... il y a de la tête là, oui. D'accord. Et ouais. euh, bon, ça va, mais il, il s'est bien reposé avant de prendre la route. Oui, on a on, a, enfin, on a dormi, on s'est couché de bonne heure hier soir et puis on a mis le réveil assez tôt ce matin pour pouvoir euh, euh, bah bien rouler avant d'arriver dans les certainement du fond du côté de Lyon quand, euh, quand, on, serait, quand on va y arriver. Qu'est-ce que vous avez prévu à manger pour la route Vous avez pris le petit-déj avant de partir, vous avez embarqué ça euh, sur la route Dites-moi. Euh, non, on va s'arrêter pour prendre un petit-déj pour se poser justement et puis... Euh, avec les enfants et puis on repart sur la route après et on a prévu le pique-nique pour ce midi c'est toujours un peu étrange hein, les petits-déj genre à 5 6 heures du matin ouais. sur les heures d'autoroute on, on est un peu encore endormi euh, et oui, les enfants est ça. peuvent être encore ça, un ça. peu endormis aussi il y a de longs <rire> silences C'est ça. <rire> personne n'a <rire> envie de parler <rire> c'est exactement ça ouais. on se frotte les yeux ça va ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. on a tous un peu la tête un peu, voilà, un peu bizarre on se regarde, on se dit ça repart de vacances, ça revient de vacances enfin, voilà, c'est assez spécial mais c'est rigolo Alors, pour les reconnaître, c'est ceux qui sont bronzés, hein, généralement, qui reviennent de vacances. Hein, oui, euh, oh ouais, c'est vrai. bronzés ou ouais, rouges Et qui font un peu la tête. Parce que du coup, ils reviennent de vacances. <rire> <rire> en revanche, tous les blancs qui sourient, eux, on sait que ce sont les haussiens. C'est ça. En quelque sorte. C'est ça qui part. Bon, euh, alors Cécile, comment s'appellent vos enfants, tiens Alors, Pauline et Gaspard. Pauline et Gaspard, ils ont quel âge voilà. Alors, Gaspard a 5 ans et demi et Pauline a 8 ans. D'accord, 5 ans et demi et 8 ans. Oui. Euh, Barthélémy Bolo. Oui. Votre armoire est comment là oh, mon armoire, elle peut encore s'ouvrir. Elle peut encore s'ouvrir. L'armoire ah ah oui, oui, oui, elle peut encore s'ouvrir, Alors, part, bien évidemment. Ah, d'ailleurs, elle s'ouvre. Ah eh, grâce à. Eh, tu vas sourire un peu. c'est pas possible, c'est ah lui dans les rouages. Ah Ah ça grince là, non, bah, ça grince, ouais, ouais, grince. J'en peux plus de cette armoire elle... Cécile Elle grince très fort Oh faut la vider, il faut la vider <rire> Cécile elle perd pas le nord, euh, C'est ça Elle a bien compris <rire> et, et, et Cécile d'ailleurs, Cécile je vous offre très simplement Une armoire Cécile. Vous avez Une armoire qui grince <rire> Une armoire à mettre oh, sur le souolle. toit de la voiture Ça va être super pour la ramener C'est génial C'est vraiment bien triste, c'est de mettre de l'huile Cécile, vous avez du dégrippant, c'est ce que j'allais dire Voilà, et la boîte à outils dedans, c'est Ah oui, je vois que vous êtes une habituée de l'émission. Et voilà, la boîte forte. à outils. Hein. Eh bien écoutez, très simplement Cécile, je vais vous offrir euh, des enceintes Bluetooth JBL. Donc, oh, comme ça, vous écoutez la, la musique classe. avec les enfants, les enceintes Bluetooth JBL. Eh bien voilà Cécile, une enceinte ah, Bluetooth JBL pour vous. Merci. Et je merci souhaite une très vous bonne tour. route. Merci à vous aussi, bon courage. Merci Cécile, au revoir. Au revoir. Au revoir Cécile. Bon, 4h41 les amis. Et, et si on appelait Anaïs La pauvre, elle est en ah, train de faire elle dodo elle là. C'est ah, la tranquille. Non, non, non, à la cool. Tout va bien. Voilà. Euh, ah tu... bah, on a un petit bonjour, tiens, de, de Lionel qui nous dit bonjour à, à tous. Réveillé depuis 23h15 au travail. Je suis livreur en boulangerie industrielle. Je livre les hôpitaux et les EHPAD. Bah, écoutez, bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Vive les boulangers. Exactement. Merci les boulangers qui font du pain pour nous en ce moment et du pain d'ailleurs que moi j'irai chercher tout à l'heure en, en rentrant, bah oui parce que moi je, je suis avec vous jusqu'à 6h du matin, je pense que j'irai m'acheter un ma petite baguette et puis un peut-être un petit pain au chocolat ou un petit pain au raisin ou peut-être un eau ranais. Je sais pas encore. C'est parce que c'est les oranais ou c'est ce que c'est les croissants non. aux abricots là. Ça oh là c'est trop sucré moi je trouve. C'est tellement bon. Alors bon faut, des fois c'est un peu trop sucré parce qu'il y a un peu trop de crème pâtissière dedans. <rire> mais euh, mais c'est très très très bon les oranais. Les gros Ah qui mais part. moi je suis extrêmement gourmand. C'est terrible. <rire> Tiens on avait tout à l'heure euh, notre euh, auditrice Céline boulangère qui travaille avec son mari elle nous a envoyé une belle photo qui est sur la en fait sur Twitter avec le hashtag grand rmc et c'est son four à bois qui chauffe avec une immense flamme c'est impressionnant à retrouver donc Euh, sur la page Twitter, vous tapez le hashtag MC vous verrez la photo de Céline qui apparaîtra, voilà, n'hésitez pas hein. sur Twitter vous pouvez nous laisser des petits clins d'œil, des petites photos, des petits messages euh, ou bien le 3216 bien évidemment euh, qu'est-ce qui se passe là, bon, on fait une petite pause ou on poursuit tranquillement, on fait une pause hein Voilà. et puis après on aura euh, Virginie Emmanuel, tiens, ou Julien ou Julien aussi, mais Julien on l'a eu déjà je crois, hein. je crois que Julien on l'a déjà eu hein, Thomas, on est bien d'accord Donc, Virginie et Emmanuel dans un instant, qu'on a déjà eu, mais qui poursuivent évidemment leur périple. Ils vont être là avec nous dans une minute. À tout de suite. La porte RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush.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 On peut mettre en voiture. Franchement, c'est vraiment une musique de vacances. Genre les fenêtres ouvertes, etc. quand il fait beau. Euh... Un bon Rolling Stone là ça fait du bien. 5h moins de quart. C'est vrai que la musique c'est important hein aussi. Euh... C'est pour ça qu'on vous en diffuse un petit peu pendant ce grand rush, parce que c'est vrai que la musique ça fait partie des vacances. Le grand rush, on est là jusqu'à 20h. Il nous reste combien là Attendez, puisque. Ah ça... oui ben on est. Vous savez quoi On approche de la moitié on... on est à la. voilà à la, au à parcours, hein, Christian. On a commencé à 14 h 14 heures, euh, plus, voilà, 15, c'est ça, c'est À 5 la ans. moitié. À la moitié du grand rush. Enfin, ça a ça pris fait. si peu de temps. Ouais. C'est très cool. Comment vous vous sentez, Christian Remarquable. Situation. On, on fait un point santé. Remarquable. Je sais que jusqu'à 18 h tout ira très très bien. Ah oui. C'est oui. les deux dernières heures. Qui les seront deux les plus dernières difficiles. heures vont être très très dures. C'est souvent les dernières heures qui sont difficiles. Avoir... Du champagne Champagne. Du champagne Oui oui oui. oui Pour les dernières heures. Je pense que Aurélie va nous apporter du champagne. Non. Si. Mais on va pas vous boire de l'alcool à l'antenne quand même. Ah, mais on ne dira pas aux, aux anténois. On ne le dira pas aux anténois. Oui, c'est un nouveau mot. Les anténois. Chers anténois. Sinon, Donc, sinon il est toujours là, et il dit que c'est les dernières heures qui sont les plus difficiles Les Anténois, bienvenue, voilà. si vous nous rejoignez bien, Cela dit, ça commence à être difficile visiblement <rire> En appelant les auditeurs les Anténois Mais cela dit, c'est très mignon, ça a un côté euh, un peu médiéval qui me plaît bien <rire> Cher Anténois Cher Anténois, bonsoir <rire> Bonsoir euh, Barthélémy Bolo Oui je vous rappelle quand même que les auditeurs sont là, au 32-16. On va accueillir Virginie Manuel dans un instant. Le hashtag GrandRushRMC. Vous pouvez nous laisser tous vos messages. Ah, sur GrandRushRMC, oh, tiens, il y a Spoderman oh qui nous envoie un, une photo de, d'un boule. bah voilà, c'est un boulanger, il nous envoie une photo de son pétrin. Voilà, devant le pétrin, on est là, ça doit être là. Je ne sais pas, c'est, c'est quelque chose pour filtrer la farine ou c'est vraiment le pétrin, je suis pas sûr, je vous avoue que je suis pas spécial. Vous avez vu le tweet de Constance Xavier? Qu'on a reçu à l'instant Non. Alors là, j'ai l'impression que c'est carrément un four. Il a photographié un four Qui est en train de, de cuire des croissants oh là là. Non, mais ça c'est vache. C'est pas sympa. Non, parce non, que, non, c'est pas sympa. Hein, moi, je suis avec mes bonbons et mes barres chocolatées. Et Vous m'envoyez des photos de, des photos de pétrin et de, de croissants qui cuisent. C'est quand même, c'est quand même pas sympa. En plus, vous savez que je suis un gourmand maintenant. Vous savez que tout à l'heure, je vais aller me jeter sur des croissants ou des oranais ou une bonne baguette bien fraîche. Vous savez qui y c'est qui craque un peu, qui, qui est encore un peu tiède, Et là, qui qu on sait qu'elle va craquer sous la bouche avec un, avec un bon morceau de beurre à mettre, ah, bon à mettre tôt, dessus. C'est pas possible. Du Du beurre demi-sel du mais... beurre avec des cristaux de sel, c'est encore meilleur. Vous avez vu, on parle que de bouffe, c'est incroyable. Ouais, on a quoi. faim en fait, c'est ça. c'est c'est pas, pas on normal. On pas de manger. Mais qu'est-ce qui se passe Serions-nous des ventres sur pattes Peut-être François, peut-être, Peut je me pose la question. Virginie et Emmanuel sont avec nous au 32-16, on est ravis de les retrouver. C'est toujours ah oui. Virginie avec nous Oui, oui, oui, toujours. Bonjour Virginie. Rebonjour Virginie. Rebonjour. Comment ça va Eh bien ça va bien le fois. on continue... Euh... Votre périple Notre périple, euh, notre périple bah, on rencontre nos premiers ralentissements. Ah, vous, un vous êtes rendu à ah. Accident à hauteur de Villefranche-sur-Saône. Accident à hauteur de Villefranche-sur-Saône, dans quel sens voilà. euh, bah, direction, euh, direction ponto Fréjus. Ah oui, toujours. <rire> ah oui, oui, d'accord. Donc, direction, direction le sud. <rire> ponto Fréjus. <Voilà>, C'est <rire> tout nouveau, ça. Oui, donc, parce non, que. que, que de la destination. <rire> Rappelons que Virginie Emmanuel partent de Ponto-Combo. Ponto -combo. Voilà, qui n'est pas ah, au Brésil. C'est ça, exactement. Voilà. Pont au combo euh, pour aller jusqu'à Fréjus. Ça oui. fait quand même une belle petite trotte, hein, on l'a dit voilà. tout à l'heure. Et, et puis, ça a très bien roulé là, mais il euh, y, y a un accident à hauteur de Villefranche. Et voilà on, est, voilà, on est bien bien ralenti à cette hauteur-là. D'accord, écoutez, merci beaucoup. merci beaucoup de le signaler. Et... Comment ça se passe dans la voiture Quelle est l'ambiance On est toujours endormi ou, euh... Ah oui, oui, c'est ambiance, euh, ambiance, silence radio. Euh, les tensions sont, voilà, tout le monde dort. Pas enfin, sauf le conducteur. Euh, voilà. Le, <rire> le conditeur est bien réveillé on le tient réveillé aussi euh, voilà, avec des choses pas trop sucrées on a écouté vos conseils euh, <rire> on a fini le café des pompes, des, de des pompes sur l'air de repos des, des gâteaux secs pas trop gras attendez vous avez fait des pompes sur l'air de repos oui oui ah, oui, pas oui, pas oui moi, hein, oh, on oui, leur a oui, demandé oui, ça oui. tout à l'heure Oui, ça faisait partie <rire> du cahier des charges il y a un <rire> cahier des charges partir en vacances Donc, effectivement, il... le GPS vous indique une arrivée vers quelle heure s'il vous Alors, le GPS dit 9h45, mais j'espère ne pas rater l'arrivée à 13h07 et le rendez-vous avec les cigales, mais... Voilà, le GPS dit arriver pour 9h45. Euh, Rappelez-moi comment on appelle les habitants de Ponte au Combo Les Pontellois-Convaluviens. Oh là là, Pontellois-Convaluviens. <rire> changer voilà, de ville, changer de ville. Je ne mais suis pas non. une Nanténoise, mais. <rire> <rire> mais une Pontelloise-Convaluviens. Une Nanténoise, alors celle-là, c'est Christian, franchement, on va la garder. Hein. Là, elle est vraiment super. Oui, elle perde. me plaît bien aussi. C'est euh, mignon comme tout. C est, c est... Bon, Virginie, comment va Manuel Très bien, il a l'air en forme. Euh, il a l'air en forme. Ça va durer. Oui, oui, oui. Vous vous en occupez bien, ça va. Je m'en occupe, oh, il a le sourire. <rire> oui. Bon, vous lui donnez à boire. Euh, c'est ça. Vous Hydrate, le nourrit. Euh, vous le sortez voilà. un peu de temps en temps Et de la voiture. C'est ça. C'est ça. On a fait deux, deux pauses, donc euh, oui. Euh, il gigote un peu, il fait des pompes. Il, oui, oui, il fait des pompes. <rire> voilà. Ah, c'est un porteur de lunettes, monsieur. Comment C'est un porteur de lunettes. Oui, c'est un porteur de lunettes. Avec lentille ou sans lentille L'entille, l'armoire, monsieur, ah, on... l'armoire qui ouvre. Que... Attention, l'armoire Ah, oui, ah d'accord. Là, maintenant, ça y est, c'est le ah les, les cadeaux à tout va. Vous avez, vous n'avez pas déjà eu un cadeau, Virginie Il me semble que si. Ah, alors, voilà, alors, attendez, excusez-nous, mais là, euh, alors, on... il faut que l'armoire puisse s'ouvrir pour le maximum de gens. Je voilà, c'est pour Virginie. ça, Virginie. Étant oui. donné que vous avez déjà eu un cadeau, Christian requia qu'on a perdu. Ah. Depuis un moment, qui est parti. tenter de chasser les Pokémon. Voilà, vous Avec voyez un le tri... filet à papillon. Vous je voyez sais le... pas comment il va réussir. Le triangle à des Bermudes. Bien voilà, Christian, Rica est au milieu <rire> du triangle des Bermudes. Euh, donc, on va refermer l'armoire, mais en revanche, on, on l'a ouverte une fois et vous allez recevoir votre cadeau, bien évidemment. D'accord. Avec, eh je suis ravi. Bon, en tout cas, vous êtes bien sympathique, Virginie, et vous saluerez Manuel. Et on vous Entendu. retrouve peut-être un petit peu peu plus tout tard. Tout à l'heure, de toute façon, oui, parce ah bah, que oui, oui, oui. d'ici 9h45, je pense qu'on aura le temps de se, de se reparler. Hein. Et, ben voilà, Et vous ben nous en faites écouter les cigales, du coup, là. tout à l'heure. Euh, ouais, ouais. Dès, dès, qu dès que les cigales sont là, euh, voilà, vous euh. pourrez compter sur nous. <rire> C'est parfait, à tout à l'heure, Virginie. <rire> bon courage à vous. Merci. <rire> Alors, Au revoir. Avec le hashtag Grand Rush MC, ouais. les photos horribles, c'est des photos d'horreur. Ah oui. D'horreur. Là, on vient de voir, alors c'est Xavier qui vient de nous envoyer une photo, mais qui vient de prendre des de, de, de, de croissants et de pas, pain en chocolat. Je n'arrive pas à regarder ces images. Le, le, la, voilà, la photo de croissants et de pain en chocolat qui sort du four. Et ils sont là, ils sont d'eau ils sont dorés. Ces croissants et ces pains en chocolat, les amis, je, f, fermez les yeux, on les sent. C'est vrai. Je, je sens déjà. C'est la première sens... fois que je sens Twitter. <rire> et et, et plus, franchement... On n'arrête pas la technologie. <rire> je, je, je suis impressionné. Je ne savais pas que Twitter pouvait sentir Dans aussi quelques bon. quelques années, on pourra même sentir... Christian, vous avez raison de parler à 30 mètres du micro. On <rire> vous entendra encore mieux tout à l'heure. Euh, merci beaucoup. Hashtag Grand Rush RMC. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages. C'est bien hein, ce qu'ils C'est bien. Hein. bien hein ah oui, oui. Non, super, franchement. <rire> euh, Christian, les viennoiseries, qu'est-ce que vous en pensez puisqu'on parle de viennoiseries occasionnellement, ah, voilà, ponctuellement. C'est y toujours occasionnel toujours avec lui. Il n'y a jamais ça. la gourmandise. Non, mais non, mais, non, mais, non, mais, la Comment peut-on comme imaginer se nourrir de viennoiserie toute une journée <rire> C'est impossible. <rire> non, c'est vrai, que ça ferait beaucoup. Ça ferait même. beaucoup, oui. Parce que la viennoiserie, alors c'est bon, mais c'est quand même une bombe. Ah, c'est atomique, atomique. C'est une... une bombe à neutrons <rire> extraordinaire. Cela dit, quand on est maigre cest oui, Mesdames et messieurs vrai, les Anténois, quand on met derrière un stylo bic et qu'on essaye de regarder Barthélémy, on ne le voit plus. Non, on voit que ses bras qui gigotent. C'est ça, voilà. Qui dépasse de Donc chaque côté. Donc c'était pour dire, pourtant pour je être mange. très sérieux que les viennoiseries, il faut que ce soit deux fois par semaine, parce que dans une viennoiserie, il y a déjà du sel pour trois jours. Un. <rire> ah. <rire> Un pain au chocolat vous apporte du sel pour trois jours. Non, c'est pas vrai. Mais oui. Dans le pain au chocolat, il y a du sel pour trois jours. Absolument. Absolument, c'est extrêmement salé. Donc, Ça une veut dire combien Ça veut dire Donc combien de grammes non, non mais combien de grammes C'est trois jours. Ben, euh, trois jours, c'est trois grammes, quoi, concrètement. Non, il ne faut pas qu'un gramme de sel, sel par jour, Christian. Ah, mais... Normalement, c'est 1200 mg de sel par jour. Vrai oui, oui. Alors, on n'y on arrive jamais. Hein. Non mais on un est gramme, gramme de sel, c'est rikiki, c'est même pas une pincée de sel. On, on, on est largement au-dessus de 5 grammes de consommation de sel par jour minimum. D'accord. Et quand les cardiologues disent qu'il ne faut pas dépasser les deux 3 grammes, c'est strictement impossible. On est C'est-à-dire qu'il faut rien manger. Mais de là, parce que quand on a mangé du fromage, quand on a mangé du pain, quand on a mangé des villageries, on est très largement au-dessus de 15 grammes. Et là, c'est énorme. Donc il faut déjà considérer qu'une viennoiserie, c'est quand même beaucoup. Donc il y a du sel, il y a du sucre. Il y a du sel, il y a du sucre, il y a du gras. Je dirais que... Vaut mieux prendre une viennoiserie au beurre Soyons clairs. Ou ordinaire Au beurre. Au, au beurre. beurre. Et un oranais. Oui. Non. Toujours mon croissant aux abricots. Non. Toujours pas. Non. Non. D'accord. Non. Bon. Ça, c'est pas oui. possible. Pour, pour, être pour être sérieux, un vrai petit déjeuner. Quoi être sérieux. <rire> il vous a... ah, ben, bah, il... non, mais attends, surtout qu'en plus, ce qu'il faut a rappeler, c'est qu'il a quand même ramené trois et ou quatre énormes boîtes de viennoiseries. C'est pas des viennoiseries. C'est des brioches. N'insultez pas. C'est des brioches et des cookies au vrai Cédric Grollet, qui est le meilleur pâtissier français. Ah, mais bien sûr, je dis pas le contraire, mais seulement en termes de sucre. Non! C'est quand même. Euh, là, non, on a pris du non, sucre je, et du sel je, pour trois je semaines. Suis je suis point d'accord. Vous êtes point d'accord. Je suis point d'accord. Moi, j'en mange une à l'instant, là, et je peux vous dire qu'il y a quand même du sucre. Hein, pour être sérieux, un petit déjeuner où il y a du saumon, où il y a du café. On a perdu. Et où bon. on se fait un on dessert dans le café. avec, concrètement, du saumon sur du, du pain beurré comme entrée du petit-déjeuner, puis un café, puis une viennoiserie telle que le pain au chocolat qui vient de nous présenter très bien. Si on, Mais vous, se faire un de... petit-déjeuner ouais. avec deux, trois pains au chocolat et point final, ça ne va pas. Ah oui, c'est ça, qu ça, ça, ça qui ne va pas c est, c est beaucoup. Et, et nous avons, moi je le vois très bien dans les stations où je m'arrête le matin très tôt quand je pars travailler, oui. les gens ont deux viennoiseries devant eux, deux croissants et c'est ça qui ne va pas oui, ça fait beaucoup voilà. un ça. jus de fruits c'est mieux, des céréales c'est mieux Voilà. donc il faut pas que les viennoiseries, je ne suis pas contre la viennoiserie, mais il faut pas que les viennoiseries Bon, voilà. Et puis, euh, le jour où on pourra sortir une viennoiserie... Moi, je suis pour la viennoiserie. Non, surtout pas. C'est pas possible. Non. ça. Ben non. Oh, non, ça perd, ça perd tout son sens. Une viennoiserie, c'est une viennoiserie. Il faut la prendre. On ne fait le débat du sang-gluten ou. Mmh. Non, non matin, on ne fait aura... pas de sang-gluten. Pas de débat, alors. Ce sont, vous ce allez ce me... sont des gens super fétatoires vous... qui a... ont inventé un concept sans intérêt. Voilà, vous allez m'énerver, Christian euh, Barthélémy. <rire> ah, je là. sais pas. Moi, je pose des questions. C'est vrai qu'il y a une mode du sans gluten On peut en parler, d'ailleurs, vers 10h du matin. Ça serait très bien que nos auditeurs entendent oui. ce phénomène du sans-gluten qui devient une mode qui, pour moi, est excessive, qui fait payer très cher un produit qui ne le vaut pas, car ceux qui sont véritablement les intolérants au gluten, gluten... Les ont Les, une les, celiac. les celiac ont une vraie pathologie mais extrêmement oui. invalidante. Puisque ça attaque l'intestin. Et là, c'est très grave, mais les nuancés qui oui. sont passés chez des médecins qui leur ont dit « Vous êtes allergique au gluten, voilà, maintenant, mangez... » des hostilles toute la journée, non, faut être sérieux, ça va pas, quoi. Il faut redevenir normal. Alors là, très sincèrement, on a des enfants qui ne connaîtront même plus le goût d'une viennoiserie, qui ne pourront plus manger, donc il faut des nuances. Maintenant, il faut bien établir le fait, c'est qu'effectivement, on consomme beaucoup trop de gluten par rapport aux années 80, Et c'est ce phénomène industriel-là que Christian Regoubi combattait tout à l'heure qu'il faut pouvoir remettre à jour. Mais parce que du gluten, il y en a partout maintenant, voilà, c'est ça. Là, Donc, il, y en a, il y en a même dans des frites. Que, que les entreprises là, se, les se mettent à y faire. faire... Non, pas dans les frites maison, mais les frites genre euh, surgelées là, que vous achetez... Euh, Et que les entreprises machin, se mettent y à faire dedans. des produits sans gluten, ça devient licite puisqu'il y a des gens qui sont presque intolérants au gluten. C'est ça, le paradoxe. Donc, on est dans un cercle... Euh, Non vertueux, vicieux, mmh. pour pas être brutal. Et, et à partir de là, ça ne va plus. Et donc, il faut réexpliquer aux gens qu'il faut remanger naturel, qu'il faut manger des fruits à raison d'un bol par jour et pas plus, qu'il faut manger des légumes à raison de au moins un bol par jour, par jour, non. au moins un bol par jour, qu'on peut manger des viennoiseries, des glaces ou autre chose sans aucun problème et en petite quantité, et qu'il faut manger 500 grammes de poisson par semaine, comme les Bretons le font, et que tous ceux qui sont à 500 grammes de poisson par semaine font deux fois moins de maladies vasculaires que les autres, et dans ces cas-là Quand on est à 500 grammes de poissons par semaine, on peut s'offrir une viennoiserie souhaitée par François. Chère Anténois, chère <rire> eh bien, sachez que ça est la vérité. Christian, tout à l'heure, parce qu'on va petit à petit se rapprocher de l'heure du petit-déjeuner, j'aimerais que vous nous listiez le menu du petit-déjeuner idéal. Ah oui, avec un immense plaisir. D'accord. Rien que pour nos derniers auditeurs, À qui on a ouvert une porte nue, sans cadeau. <rire> Il y a, y a Constant hein, qui continue à nous envoyer des photos. Oui, oui, oui, de, oui, oui. Là, oui. il nous envoie carrément la photo de de l'armoire de pâtisserie. De l'armoire il, y il y a les, les citrons, les, les tartes au il y a les fonds de pâte, il y a les les croissants. Il y a, il y a, merci beaucoup, hein, Forcément, alors euh, Xavier Constant, c'est c'est très gentil de nous faire envie comme ça. Mais oh, ça a l'air oh, en tout cas très très bon tout, bon, ce, que vous, tout ce que vous préparez. Barthélemy, on revient dans un instant. Euh, il est bientôt 5h, On va faire un point sur la météo, sur la circulation. Et on repart pour ce Grand Rush RMC Avec Stéphane qui sera là Stéphane qui va rejoindre sa famille dans le sud de la France Il va nous expliquer par où il va passer Et dans combien de temps il compte y arriver Je rappelle que nous sommes au cœur de ce Grand Rush 30 heures de direct non-stop C'est jusqu'à tout à l'heure 20h Et on est ravis d'être avec vous, A tout de suite Il est 5 C'est Eh, Valentin Maillot, lui, est éveillé depuis un moment. Ah oui. Il est toujours là en pleine forme pour la météo. Bonjour Monsieur Valentin. Bonjour François. Ce sera couvert ce samedi sur les régions au nord de la Loire. Les éclaircisses feront rares et on pourra même avoir quelques gouttes le long des côtes de la Manche. Dans l'après-midi au sud, par contre, la matinée sera globalement ensoleillée, mais ça va se charger dans l'après-midi. Les Pyrénées aux Alpes avec localement des averses et quelques coups de tonnerre sur les reliefs. De la Vendée à l'Alsace et sur, les... sur la Côte d'Azur et la Corse, on gardera par contre le soleil. Et puis, autour d'un temps estival sur tout le pays, lundi, vous me parliez tout Tout à l'heure, François, de Saint-François de Longchamp. Oui, et eh bien Figurez-vous qu'il y aura des éclaircies ce matin, mais que ça va se couvrir dans l'après-midi. Quelques averses, 22 degrés de maximum euh, pour ce qui est des autres températures. 20 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 pour Nantes et Biarritz, 25 degrés à Paris, 26 pour Montpellier, 27 degrés à Nice et Bordeaux, 29 à Perpignan, 30 à Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bastia, 31 pour Toulouse et 32 pour Lyon. Alors Valentin, vous avez Barthélémy Bolo qui fait des pompes à oui, côté oui, de vous. Bah, il paraît que c'est bien. Oui, il paraît bon. que c'est bon bien. pour la santé. <rire> c'est vrai. Euh, on enchaîne maintenant avec un point sur la circulation et est-ce qu'à 5h du matin, ça commence à se charger sur les routes Eh bien, ça se charge effectivement, François. L'heure fatidique était 4h. et bien, là, à 5h, c'est vrai que c'est très difficile de circuler en vallée du Rhône avec un, un trafic déjà très chargé sur l'A7 en direction du sud entre Lyon et Orange et, et surtout un accident signalé par la communauté coyote un petit peu avant d'arriver vers Valence. Donc, prudence Votre parcours sur l'A7 est déjà rallongé de presque une heure et demie. Et puis sur l'A6 également, c'est compliqué. Hein. Et notre auditrice tout à l'heure nous le disait, il y a un accident également à hauteur de, de Villefranche en direction du Sud. Vous êtes bien ralenti dans ce secteur. Prudence également. Un petit peu plus à l'ouest sur l'A71 en direction du Sud aussi. Prudence, un autre accident également signalé à hauteur de Vierzon. Et puis plus loin, vous êtes toujours en accordéon également entre Montluçon et clermont ferrand Ça vous rallonge le trajet de maintenant 45 minutes. L'A10 est chargée aussi en direction des côtes d'Aquitaine. Des ralentissements entre Tour et Poitiers d'abord et puis un petit peu plus bas en arrivant sur Bordeaux et puis toujours des difficultés ça a été le cas toute la nuit au Pays Basque comptez encore presque une heure de parcours sur l'A63 depuis Bayonne en direction de l'Espagne, prudence sur les routes évidemment n'oubliez pas les pauses, bon courage et bonne route à l'écoute d'RMC C'était RMC on revient tout de suite pour la suite de ce grand rush, ça y est les amis Nous sommes à mi-parcours de ce grand rush. Nous avons commencé vendredi à 14h. 15h plus tard, nous sommes toujours là, en pleine forme. essai. avec des troubles circulatoires qui commencent. Des troubles circulatoires, vous dites Oh mon Dieu, ça, ça fait flipper. En tout cas, bienvenue à la radio. Sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. <rire> RMC Le Grand Rush, 30 heures non-stop François troubles... Sorel, Barthélémy Beaune Donc des troubles circulatoires, c'est ça Alors autant euh... un peu comme sur les routes finalement. Voilà c'est ça. Valentin non. peut nous parler de ouais, ces troubles ouais. circulatoires je évidemment parce que ça, que ça mon roule pas bien. Sur les troubles circulatoires de, de mais, Christian. Mais nous ça va pour l'instant. Moi je moi j'ai fait mes pompes. Oui c'est euh, vrai. Guidé par Christian parce qu'il paraît qu'il faut faire des pompes euh, quand on fait une pause sur la route. Et voilà et on va découvrir vos pompes d'ailleurs sur Twitter. Ah, bien sûr. Bien je sûr, les ai vus de près. Vrai. Moi je dis que... grand rush, RMC. <rire> voilà il les a vus de près notre ami Valentin. Il y a Fabien qui nous envoie enfin vous arrêtez pas à nous faire envie en nous envoyant des photos de pain au chocolat de pain au raisin euh, prêt à cuire ou déjà cuit et il y, y a Fabien hein, qui vous répond sur Twitter Christian qui te répond euh, non non non il dit pas il n'y a pas trois jours de sel dans un pain au chocolat dans un pain au chocolat ou croissant il y a 0,7 g de sel très bien parfait donc, pas, donc on peut en manger un par jour finalement si on mange pas de sel à côté bah oui ouais, c'est ça Ouais, C'est-à-dire qu'il faut manger un croissant et puis il ne peut rien manger toute la journée. C'est ça. Voilà. Et on ne boit que de l'eau. On s'hydrate. Voilà, on s'hydrate, on s'hydrate. Merci Fabien en tout cas de nous avoir envoyé une photo hein, sur euh, sur Twitter, @grandrush_rmc grand Il y a aussi le hashtag, hashtag grand rush RMC. puis par mail, et aussi, euh, grand rush rmc.fr, il y a David qui nous dit vous allez finir comme des zombies. Bah Il nous reste encore 15 heures, hein. 15 heures encore David. Il nous dit ne craquez pas, je sais que François ne craquera pas. Je suis pas sûr que Christian ne craquera pas. On, on verra. Ah ouais. Jusqu'à 18 h je tiens, mais je suis pas sûr. Je suis pas encore sûr. Non, mais je pense que Christian, ça va. Vous savez, c est, c est, il est costaud, hein, comme ça. Hein ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, non, non. Moi, je l'ai, je l'ai vu. Euh, J'ai déjà pratiqué un grand rush de 24 heures en sa compagnie. C'est quand même impressionnant, quoi. Hein. Jérôme Giliberto, notre réalisateur marseillais chouchou nous a rejoint. Tout va bien, Jérôme. Ça va. Bon, parfait. Euh, je vous propose d'accueillir Stéphane maintenant qui est là. Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphane. Comment ça va Ben ça va, ça va. Le Sur le sur la fin, donc ça va. Dans une heure et demie, je suis arrivé, on va dire. Vous êtes parti d'où Stéphane Déjà, rappelez-nous. Je, je suis parti d'un petit village, Buno Bonovo, dans, dans le sud de l'Essonne, pas loin de Etampes, D'accord. En direction de Narbonne, mais avec un petit arrêt pour la matinée de demain, à la Salvetat-sur-Agoutte. Pourquoi la Salvetat-sur-Agoutte ma cousine habite là-bas et en fait, je lui amène un petit chaton, tout simplement. Vous avez un chaton dans la voiture C'est mignon. On va envoyer une photo. Par contre, j'ai pas le Twitter, donc faudra me donner une de téléphone. Je vous l'envoie, c'est pareil, même à la limite. Elle va se débrouiller. Vous avez un mail Grandrush.rmc.fr Voilà, grandrush.rmc.fr, et puis ça part et nous, après, on la repostera sur Twitter, d'accord Ok, je vous enverrai avec la chaîne qui est en train de dormir, en fait. Et eh ben voilà, magnifique. Il y, a le ch... Il y a la chaîne avec vous aussi, avec le chaton C'est ça, c'est ça. Ben, on va rejoindre euh, ma copine avec mon fils, et euh, ils sont, eux, à Narbonne, dans... chez sa famille. quoi. Eh bien, dites-moi, c'est fourni votre histoire, hein, Stéphane. C'est ça, ben, on va passer quelques jours en bas, euh, de là où on est de en fait, tout simplement. On va monter euh, dans le nord, entre guillemets, oui. pour, euh, pour le boulot de ma copine, qui est ici, tout simplement. Ah oui, et donc là, vous allez à Narbonne, c'est ça hein Là, je passe à la Salvetat sur la route. oui et demain, après en, en, en début d'après-midi, je redescends, on ma copine à Narbonne. Et vous avez un programme particulier pour les vacances C'est quoi C'est du repos C'est un peu de visite C'est du sport C'est quoi Voir la famille et, euh, et un peu de repos et profiter du petit qui a eu 7 mois le 26. Il s'appelle comment euh, Léon, un petit Léon. Léon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie Stéphane Moi, ben, je, je répare et je remplace des pare-brises, on va dire, pour pas citer de marque. D'accord, d'accord. Vous remplacez des pare-brises qu'on peut remplacer très vite. C'est exactement ça. Et <rire> j'offre des balais, on va dire. <rire> bah, faut pas, faut pas rater ça, quoi. Exactement. exactement. <rire> Euh, Dites-moi euh, dites Stéphane, mais du coup vous dites euh, du, du repos, mais euh, c'est quoi C'est euh, à la plage C'est sur un transat C'est euh, quoi Le jacuzzi chez les parents <rire> et chez oui. les beaux-parents la piscine, hein, tout simplement. Ah, le jacuzzi chez les parents, ça, ça fait rêver. C'est ça, c'est ça. <rire> ah là là là là. Il est grand jacuzzi bon, On peut y rentrer à 4, Ah ouais ah, C'est un bon oui, jacuzzi, c'est un bon jacuzzi, hein, ouais, pas hein jacuzzi perso, donc, quoi. Tu... C'est ça, c'est ça. Très bien. Et puis pour euh, ma copine moi et le petit du coup. Eh ben voilà c'est formidable. <rire> Finalement les vacances c'est simple hein. un jacuzzi ça. et puis voilà on est. Un heureux. jacuzzi le petit la famille exactement c'est parfait. Et des parties de pêche avec le beau-père et le père. Hein. Ah, ah ben ben voilà, voilà on y vient la partie de pêche la partie de pêche. Mais alors ça, comment est-ce est que vous pêchez Stéphane avec quoi vous pêchez euh, euh, à fond à fond c'est à dire avec un plomb. et en fait le verre il se balade un peu et Donc avec on une mitraillette pêche. avec trois hameçons Non non mais simple, simple un seul d'accord en, en mer du coup en, en étang et en mer ouais la dorade on le fait en fait ah oui d'accord ah la dorade ça se pêche à fond c'est ça c'est c'est bord de, de, de mer quoi on va dire c'est pas on va pas de bateau et on va pas vous avez pas un petit canot pour aller euh, pour aller sur l'eau il est, en ce moment il est hors de l'eau il est en réparation, donc euh, non on peut pas on peut pas D'accord, et c'est alors du coup la partie de pêche elle est prévue pour quand pour, pour demain pour, On va se reposer peut-être aujourd'hui C'est vraiment, on va voir le planning parce que c'est du jour au jour en fait, on, on réfléchit pas pendant les vacances. On ne dit pas tel jour on va faire ça, c'est vraiment, on vit jour, le jour tranquillement. quoi. Et c'est vrai qu'on met plusieurs jours hein, avant de se... Là, là on sait qu'il on est, on qu est samedi euh, et, et on met plusieurs jours avant de se, pouvoir se dire... Ah mais quels jours on est déjà On est le combien ?» Et c'est là, c'est -ce à ce moment-là qu'on sait qu'on est vraiment en vacances <rire> et, oui, et qu'on a vraiment décroché, mais ça prend toujours un peu de temps. Ouais, exactement. Mais des fois, ça fait peur parce qu'on se dit « Ah ben finalement, il ne nous reste que quelques jours, donc euh, on voit vite le, le boulot revenir à grand pas, on va dire. Ouais, ça, euh, ça, vous, vous prenez 15 bien. jours Là, j'ai trois semaines. J'ai trois semaines, mais au, au bout de 15 jours, on remonte parce que je fais construire sur Angerville, euh, sur donc euh, on va travailler à la maison, en fait. Ah, vous, vous participez participer à la construction de votre maison. C'est ça, c'est ça. D'accord. Très bien, Donc, Stéphane. Ouais. Bon, bah écoutez, euh, bonnes vacances. Profitez-en bien avec votre famille, votre belle famille. Allez pêcher, profitez bien du jacuzzi. Voilà. Bon, euh, je, je vous ai entendu parler de petit déjeuner. Oui. Ouais. Un bon petit déjeuner, c'est des œufs au plat pris le matin dans le poulailler. Ah, ah mais alors, alors si c'est des œufs vous... frais du poulailler. Nous euh... sommes ouais. d'accord, nous sommes entièrement d'accord. Le Kassou cholestérol de l'œuf. N'a pas d'impact sur la mauvaise pathologie vasculaire, sauf si on en mange trop. Mais à raison de 1 à 2 œufs, deux, trois fois par semaine, c'est absolument parfait. Donc, un Je... à 2 œufs, deux, trois fois par semaine, pas de souci. Sans aucun problème. Sans, Sans aucun problème. Nous savons aujourd'hui que le cholestérol de l'œuf. que pendant des années, on disait, eh oui, manger trop d'œufs, ça faisait monter le cholestérol, ça, etc. J'ai toujours dit ça. Sauf qu'il faut intégrer une vision. C'est que quand vous prenez deux œufs sur le plat, ne me rajoutez pas 10 g de sel sur l'œuf. Donc il faut mettre un peu mais voilà c'est ça. Aussi il faut c'est il faut pas considérer que c'est le sodium de de dans un croissant qui constitue le problème c'est qu'il faut calculer le, le NaCl et là il en y a plus concrètement. Donc dans un croissant, il y en a entre 700 mg et un g Maintenant, et demi. Maintenant il faut voilà. il faut bien enfin, considérer je réponds aussi à quoi ouais, c'était je posais oublié. je donnerais juste la réponse d'un auditeur non, non, mais non non non, pas non non pas non chocolat non, non. tout ça tout je vais répondre. Il y a un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que j'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission que où François m'invite depuis plusieurs années, c'est que à la limite, vous mangez trop de sel. Ce n'est pas si grave que ça, si je bois plein d'eau, à condition non. que par ailleurs, en complémentarité, vous mangiez beaucoup de légumes, parce que les légumes et fruits possèdent du potassium qui permet de faire excréter le sodium du sel. Et les très grands mangeurs de légumes font beaucoup d'hypertension ou peu d'hypertension même s'ils mangent charcuterie et viennoiserie parce que les légumes permettent d'avoir beaucoup de potassium et faisant fuir le sodium à l'inverse, ceux qui mangent des viennoiseries, de la charcuterie de la viande et des sucres sans légumes et fruits n'ont pas la capacité d'extraire et d'excréter le sodium vous comprenez et c'est donc important c'est pour ça que l'équilibre alimentaire provoque une harmonie c'est ça l'important, donc je réponds Ok, aux viennoiseries, mais en contrepartie, faites la concession de prendre des légumes et des fruits. Et quant à tout la, tout est une question d'équilibre. Voilà. En fait. Et quant à la quantité de sel dans une viennoiserie, il est évident que les pâtissiers aujourd'hui se rendent pas compte que dans les pâtisseries, c'est pas le sucre des pâtisseries seul qui est un problème, c'est le sel et le sucre. Donc, quand vous mangez une glace, à la limite, dans la glace, il y a plus de sel que dans une viennoiserie. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et effectivement, c'est le point qu'il faut exprimer. Le problème de, du sel, c'est que c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que euh, on ne le sent pas, mais quand il n'y en a pas, pas on sent qu'il n'y en a exactement. pas. C'est ça le problème. Exactement. Et c'est pour ça que. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les, les grands chefs disent, disent toujours qu'il faut bien assaisonner les plats. Parce qu'un plat qui est mal assaisonné, il est, il est raté en quelque sorte. Je, je, je ne voudrais pas lui faire de la publicité parce qu'il en a pas besoin, et c'est un immense personnage, mais chaque fois que j'approche Ducasse, il dit toujours à ses chefs, trop de sel, mettez moins de sel, trop de sel, mettez moins de sel. Ça, il le fait, et c'est un, une action fondamentale qu'il est en train de montrer à la profession. Parce que quand un boulanger s'appelle un chef, et quand le chef fait du pain dans son restaurant trois étoiles, je dis toujours au chef, monsieur Il me faudra 5 ou 6 vies pour apprendre ce que vous avez fait en, en, en cuisine. Mais il y a un point qu'il faut que vous fassiez. Mettez beaucoup moins de sel dans votre pain de votre restaurant. Parce que ce sel permet finalement aux gens de boire plus et d'avoir un pain plus goûteux. Et c'est un véritable problème. Et quand j'entends cette dame, c'est Céline tout à l'heure, qui blancheur. me disait que son mari avait un pain de pointage de 24 heures, Barthélémy... Ce Mais... pain de 24 heures n'a quasiment pas de gluten parce que son pointage a permis de faire des réseaux et qui permet à ce pain de se conserver 3-4 jours. Et c'est un pain merveilleux. Et les pains qui ont des pointages que de 2 heures, les points panavi. Panamort, à mort, ces baguettes qui meurent en deux heures, sont des pains où il faut beaucoup de sel, beaucoup de gluten pour ces baguettes légères que vous achetez dans un supermarché, qui ne coûtent que 35 centimes d'euros, c'est la baguette de la mort, c'est le baguette trop salée, vous voyez, la baguette là, de la il, mort il y a là deux mondes qu'il faut intégrer, on pourrait mettre une petite musique euh... the bread of the dead <rire> c'est ça, en tout cas, bientôt sur vos écrans <rire> en la tout cas, baguette tueuse <rire> pardon, pardon j'allais dire que sur AMC sur Twitter sur hashtag grand rush par pardon oui. le compte Twitter il y a une espèce de concours hein, euh, entre les, les boulangers, pâtissiers qui nous écoutent là il y a de quoi il y a de quoi saliver entre entre ceux qui nous envoient les, les viennoiseries qui vont partir pour le four ceux qui nous envoient les plateaux de viennoiseries qui sont sortis du four ceux qui nous envoient des choux par un pièce y Cyril de Vessier qui nous dit encore mieux clavier viennoiseries choux chantilly et Paris Brest, oh, je sais Paris Brest. excellent excellent ils ont très très très bon vos choux chantilly alors, et léger, très léger tout ça il y a Qui font du pain en moins de deux heures, c'est même pas la peine de nous adresser une photo. Hein. Je ne les recevrai pas. <rire> il y a Amanda Day qui nous envoie hein, qui nous envoie une photo. Je viens de finir une tarte en pensant à vous, tout en écoutant Christian parler de l'importance des fruits. Justement, il nous envoie une photo d'une tarte multifruits. Qui a l'air très très bonne, qui est brillante et tout. Il y a des kiwis, il y a des fraises, il y a de la pastèque, il y a de la mûre. Enfin, et voilà, le paradoxe, c'est que c'est pas pâtissiers choses. qui font de la pâtisserie, <coughs> avec des tartes avec des fruits prennent des fruits extrêmement goûteux et ces fruits-là sont excellentissimes, mm -hmm. alors que les fruits qu'on achète par ailleurs en épicerie pour les manger euh, aux, nature. aux nature sont beaucoup moins structurants. D'accord. Christian, tout à l'heure, vous nous avez présenté cette baguette, c'était la baguette de l'art La baguette de l'art La baguette de la mort. Ouais, C'est ça, une baguette, en fait, en moins de deux heures, avec 7% de produits chimiques dedans. Voilà. La baguette de la mort. La musique d'ambiance. Ah eh oui, oui, oui. Moi, je pense que Gigi Abrams a le sujet de son prochain scénario. Un, Un fille de la mort. Exactement. 5h15, les amis, vous êtes au cœur de ce grand rush et on attend vos témoignages. Vous pouvez nous appeler, hein. vos appels au 32 sont les bienvenus. Et on a avec nous Jessica et Christophe qui sont bientôt arrivés à Saint-Cyprien, visiblement. Oui, bonjour. Bonjour, salut Jessica. Jessica. Bonjour, euh, on est à 25, 27 km de Saint-Cyprien. Oh là, on vous entend très mal en revanche, Jessica. Il faut bien parler dans le téléphone. Oui. Ah, donc, je dis, on est à 27 km de Saint-Cyprien. 27. Ça oui, fait 20... combien de temps que vous êtes parti On est parti hier soir à 20h30. 20h30, 27 km, il vous reste encore une demi-heure, c'est ça en gros, hein, si ouais, je comprends ouais, bien. Ouais. Ah, ça, vous fait, ça vous fait un bon trajet Vous allez rouler toute la nuit, alors pas, pas beaucoup de pauses On vous... a fait quelques pauses, mais on s'est relayé à chaque fois, donc on s'est arrêté 5 minutes. Vous avez pris le petit-déj là déjà encore Vous êtes en train d'être arrivé Pas encore, on va le prendre en arrivant. Et ce sera quoi du coup le petit-déj Parce qu'on est à l'heure du petit-déjeuner, manifestement, d'après ce que je comprends. Oui, je vous envoie des tirer, photos mais... de, de petit-déjeuner là. 27 km, 42 minutes. Ah ouais, euh, ben, ça va être un petit-déjeuner euh, au bord de la plage à saint cyprien Oh et, là ben, là euh, ben, Forcément, ça va être un bon un petit chocolat, un café et puis euh, peut-être des viennoiseries. <rire> je vois que vous avez écouté attentivement les conseils de Christian Acca que vous allez suivre à la lettre. Jessica, ouais, Jessica. Oui. Je, vous Alors, je vous remercie. Il faut surtout savoir qu'on est artisan boulanger. Euh, ah bah voilà. Et ben voilà. Ah. Et que nous on fait du pain en 72 heures. Ah ben euh... voilà. Du voilà. pain avec beaucoup d'eau, du pain avec de la belle voilà. farine. Exactement. Et ben vous bien. êtes de vrais boulangers. Eh ben merci. Eh <rire> ben voilà. Alors, et vous surveillez le sel que vous mettez dans vos pains, Jessica Oui, maintenant il surveille le sel, oui. Le sel, oui, il est surveillé et puis on a réduit les quantités euh, d'après les recommandations. Cela euh, étant est... dit, si je puis me permettre, que votre meunier ne mette pas du sel d'abord. C'est vous y qui devez pas. maîtriser le sel pendant la production. Ah, parce que le meunier met, met, peut mettre il du est, sel Il est possible que le meunier prépare le sel, oui. oui, oui. Ouais, alors que là, c'est nous qui mettons, il n'y a pas de sel du tout dans la face. D'accord, mais cela dit, il y a un seuil qu'on qu ne peut pas, euh, on, dont on ne peut pas descendre, parce qu'après le pain ah est, oui, et, et, après, est moins est, savoureux, c'est oui, ça oui, le souci. Absolument. Donc il faut trouver le juste grammage, quoi. Ouais. Ça va pas, pas être évident. 0,8 huit grammes, enfin bon, à vous de voir. Voilà. Ouais. Après, pas moi qui gère. <rire> moi, on pas en la débat tête, sur AMC mais... combien de grammes par pain au chocolat. Dites-nous, <rire> dites dites-nous ce que dites vous en pensez. Oui, oui, encore. Le sel que vous mettez dans ce pain vient d'où C'est du sel de. De Guérande, je chef, ah, va, celle de Guérande je demande chef ah Guérande ça va de Guérande c'est un tu... très bel endroit je, je sais pas si vous avez déjà visité un marais salant c'est extraordinaire les marais salants une fabrique non, de sel oui. naturel je n'ai pas vu ça vous savez comment ça bien. fonctionne un peu c'est une histoire de d'évaporation de, de l'eau c'est oui, une espèce de circuit de bassin en bassin et plus de bassin le bassin mmh. suivant la concentration en sel augmente augmente augmente jusqu'à ce qu'elle cristallise d'accord et au fond du bassin se tombe le gros sel et au sommet de de à voilà, la surface de l'eau ce qui est beaucoup plus rare c'est la fleur de sel la fleur de sel qui a un parfum de violette quand on la récolte mais alors la fleur de sel. je sais que Christian on en a déjà parlé euh, vous êtes un petit peu partagé concernant le, le alors sel alors voilà de nous avons fait un travail Côté qui a bien duré parcellé, 5 ans vous allez voir. il ah va non, vous scotcher, non, non, non, va ça, vous scotcher. Suffit, ça suffit et Écoutez-le, deux secondes. Donc ce travail, je peux le mettre en ligne si vous le souhaitez. En ligne. Hein. Et donc, euh, c'est un travail qui a étudié le sel de mer jusqu'au pétale de sel que vous venez de magnifiquement décrire. La fleur de sel. le artisanal, les fleurs de sel. Et puis, le sel, de, le sel gemme de mine, où on peut aussi avoir des pétales de sel. Et entre les deux, il y a un coefficient de 100 000 en toxicologie. Le sel gemme est d'une pureté absolue. Donc le sel de mine est d'une pureté absolue. Les sels de mine sont les sels de Salis de Béarn, près de Pau. C'est le sel gemme d'un Et ensuite, il y a le sel, euh, concrètement, des mers, qui aujourd'hui ne peut plus être d'une très très grande pureté. C'est la faculté de Pau qui a fait ce travail, euh, Avec mes collaborateurs, on a dirigé les opérations. Plusieurs professeurs de médecine et d'analyse ont fait le travail d'analyse. Et dans ce sel-gème, nous retrouvons des arcobactéries, donc des bactéries de plusieurs millions d'années, qui ont laissé leur membrane et, le, et, le, et leur phénol, et qui peuvent avoir une action sur la peau. Donc aujourd'hui, il faut être très attentif. C'est pour ça que du coup, les sel gemmes sont utilisés dans les traitements de la peau, ou des choses comme ça, j'imagine peut-être À Salis de Béarn, oui. D'accord. Et, voilà. et ça fait plusieurs dizaines d'années que l'on recherchait l'origine de l'intérêt de ce sel pour la peau et pour la dermatologie. Mm -hmm. Et donc on sait aujourd'hui que la pureté du sel gemme, pour un prix identique, est euh, irréprochable. Bon, Alors, chacun fait ce qu'il veut au niveau du sel. <rire> Jessica... <rire> <rire> Alors, bon, bien voilà, bien. vous avez pris un cours sur le sel, hein, Jessica. Voilà, c'est ça. Euh, je, là, je pense que maintenant vous êtes pile poil concernant le sel. Hein. Ah ben, euh... là, par rapport aux clients, là, je saute <rire> Merci en tout cas pour votre appel, Jessica. Rien, merci à vous. Et, Et bon petit déjeuner. Ben voilà, vous êtes bientôt arrivé de toute façon, hein, ça c'est oui, clair. Oui. Hein. Bien. 5h21, c'était AMC. Euh, on va se retrouver dans un instant, après un point sur le trafic. Nous aurons Bruno avec nous, qui vient d'arriver en Espagne après plus de 8 heures de route. Voilà, on a suivi Bruno depuis quelques heures. Euh, je crois que c'est la délivrance pour lui. On le retrouve dans un instant. Puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler. Le Grand Rush est sur RMC. C'est jusqu'à 20h ce soir. Et ça, et ça se passe au 3216. 16. N'hésitez pas à nous appeler. Et sur les réseaux sociaux, hashtag Grand Rush RMC, par mail, -rmc sur Facebook aussi. Partout, partout. Partout, partout. À tout de suite. Et un point sur la circulation maintenant. Avec Valentin Mailleux Bonjour et... Valentin Bonjour François Des grosses difficultés qui se confirment En Vallée du Rhône Trafic très chargé maintenant déjà Sur l'A7 en direction du sud Entre Lyon et Orange Et surtout cet accident toujours en cours Un petit peu avant d'arriver vers Valence Donc Prudence Un parcours maintenant rallongé de presque deux heures. Vous êtes aussi très nombreux plus haut Sur l'A6 entre Macon et Lyon Vous êtes notamment bien ralenti en arrivant au péage de Villefranche Plus à l'ouest, l'A71 en direction du sud Prudence aussi avec deux autres accidents Signalés par la communauté Coyote d'abord à hauteur de Vierzon et puis plus loin, un petit peu avant, Clermont-Ferrand vous donnez des coups de frein nombreux qui rallongent maintenant votre parcours de presque une heure. L'A10 en direction de Bordeaux, c'est un accident également qui freine votre route des vacances, accident à hauteur de Niort, donc prudence trajet rallongé de 45 minutes et puis en Ile-de-France les premiers ralentissements, c'est sur l'A86 extérieure entre Vitry et Fresnes, comptez 25 minutes de parcours évidemment prudence hein, sur les routes on n'oublie pas les pauses toutes les deux heures bonne route à l'écoute des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 François Sorel, Barthélémy Bolo. Bah, il est Ah bah encore Kenji bah voilà Kenji Kenji qu'on devait avoir hein, Mais Kenji nous a, posé un lapin. nous a posé un lapin Il était en concert hier soir en, en Corse Je crois du côté d'Ajaccio Et là, il a pas voulu répondre à notre coup de téléphone tout à l'heure pour, pour nous passer un petit bonjour C'est pas grave c'est pas grave Vous pouvez de vous nous passer des petits bonjours Sur, sur voilà, les réseaux sociaux Par mail etc Et nous donner un petit peu vos informations sur le trafic Savoir comment ça roule et on peut vous donner des conseils aussi Par exemple il y a, y a José-Louis qui nous écrit Qui nous demande bonjour je pars de Strasbourg pour Bay en, en Ardèche. Je pense passer par la Suisse afin, afin d'éviter les ralentissements sur la 7. Qu'en pensez-vous Eh bien, écoutez, il euh, y a Valentin qui nous qu accompagne toute la bien, nuit. Ouais. Il va vous répondre. D il très bien puisque c'est déjà très très compliqué sur sur la 7, hein, notamment euh, donc cet accident un petit peu avant d'arriver à, à Valence en direction du sud. Euh, et puis votre trajet qui est déjà rallongé de, de presque deux heures entre Lyon et Orange. Donc euh, si vous pouvez, oui, éviter de prendre la 7 dès ce matin. Eh bien voilà, vous avez vous avez la réponse. Saint José Louis, voilà passez passé par la Suisse donc euh, pour, pour votre trajet. Voilà, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour hein, au standard 3216 vous connaissez le vous connaissez le numéro, racontez-nous un peu comment ça roule, racontez-nous voilà des histoires très simplement ce qui, ce qui se passe dans votre dans votre voiture, voilà des histoires, des, des voyages un peu cauchemars, hein, je voulais, on vous en a raconté plusieurs anecdotes euh, euh, tout à l'heure. Et bah tiens on va prendre, on va prendre Bruno. Bruno qui a, qui a 29 ans, qui est en vacances. Euh, racontez-nous un petit peu. Bruno, où est-ce que vous êtes allé Où est-ce que vous êtes, Bruno Alors, là, je viens d'arriver il y a à peine 10 minutes à Salou, en Espagne. Oui. Donc, j'étais parti de Grenoble ben, hier soir à 21h. grenoble sagan en Espagne. Ah oui, vous avez fait, un, vous avez fait une belle route. Salou, voilà. salou, salou, pardon. Salou, salou. Salou, salou. Ben non, en plus, je viens vous. Je... Non, c'est pas moi, je ne vous traite pas de salou, hein, Bruno. Hein. Je, je me trompe dans la prononciation, c'est tout. Voilà, non, non, c'est dans, dans, au sud de Barcelone. Et ça a duré 8 heures car entre Valence et Montélimar euh, ça a été bouchonné. Ouais. Euh, pendant la nuit, donc. Euh, mais bon, connaissant un peu ma région, j'ai pris un peu les raccourcis. Ah, vous et... connaissez les petits raccourcis. dites-nous alors. Par où est-ce qu'il, par où est-ce qu'il faut passer les petits raccourcis du coup, ah, si c'est bloqué. Euh, pour éviter. Pour, Bah, en fait le plus simple pour éviter les, euh, pour les éviter bou les, bouchons les bouchons les bouchons vaut mieux prendre la vaut mieux prendre la nationale vous me prendre vous prendre c'est ça rallonge le temps ouais mais ça rallonge le temps mais c'est vachement plus pratique ça rallonge la, la distance vous voulez dire c'est ça mais, voilà, mais ça on va... évite le bouchon Non, on évite euh, on évite les bouchons et on est vraiment plus tranquille et ouais ouais et on alors, évite elle... le stress euh, des pare-chocs contre pare-chocs. Ouais bien sûr. Alors vous dites si c'est pour éviter entre Valence et Montélimar, où est-ce qu'il faut sortir alors du coup Quand on fait le quand on fait le sens le sens nord sud le sens nord, le, le sens nord sud, il faut ouais, il faut sortir à En fait, il faut sortir dès le départ dès le départ de Valence, il faut prendre la ouais, direction l'Ardèche d'accord prendre l'Ardèche la, prendre la, prendre la, et les, les routes nationales pour aller à Montélimar, en passant par les, par les gorges de l'Ardèche. D'accord, donc il faut vraiment faire, un, faire une bonne boucle pour éviter ce, ce, ce nœud voilà. de circulation. D'accord, voilà. qu qu'est-ce qu que vous allez faire en Espagne du coup Bruno, vous restez combien de temps en vacances Alors, je reste 15 jours. D'accord. Dans, dans un camping, euh, un camping Fiesta on va dire. Ouais, camping Fiesta. Voilà. Qu'est-ce que c'est un camping fiesta On fait la fête et, et on dort pas beaucoup Exactement. Ah ouais, donc vous, vous êtes parti faire la fête en fait Voilà, c'est un club, on peut Parce que c'est un camping qui est lambda, qui est normal, mais c'est un club qui peut être 6 six, 7 six, six, six Voilà. 6 7 sun d'accord. Donc euh, ça peut être... Voilà, vacances festives et peut-être un peu coquines. Pour euh... bon, Bruno, hein, si j'ai si, si bien compris, vous restez combien de temps là-bas Euh, je reste une semaine dans dans ce camping là et après je pars euh, à Rosas donc je remonte encore je remonte en direction de la France mais je reste toujours sur la costa d'accord Costa Brava et, et je vais passer à Rosas et je vais faire des animations, je vais faire euh, le port aventura, je vais faire le, ah, le gros, gros programme de vacances alors pour vous Gros programme. « Ah, ça fait du bien. On a, on, a, on a travaillé toute une année pour au moins se payer des vacances. » Ah, ben, d'accord, il faut en profiter. Si on a et la mon possibilité. La il, il va être de rigueur. <rire> ça, ça j'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie de nous avoir, de nous avoir appelé ce matin, Bruno. Et, et j'ai je... une, ah. une autre précision aussi, oui. parce que quand j'ai traversé, il y avait aussi des ralentissements entre euh, Montpellier et Narbonne. Montpellier et Narbonne, d'accord. Ralentissement voilà, entre des Montpellier des ralentissements et Narbonne. et. En Espagne, quand on rentre en Espagne, il y avait un accident aussi. Voilà pourquoi moi, ça a mis un peu plus de temps. J'ai mis plus de, plus de 8 heures, pratiquement un peu plus de 8 heures. Et voilà, c'est juste, il y a eu un tout petit accident, que ça m'a ralenti un peu. D'accord. Mais après, voilà. Mais voilà, entre Montpellier et Narbonne, quand moi j'étais passé il y a 3 heures de ça... Ça bouchonne légèrement. D'accord. en tout cas, merci beaucoup Bruno de nous avoir appelés, de nous avoir appelé pour de, de, de tous ces petits conseils. Hein. On le rappelle, si ça, si ça bouchonne euh, entre euh, du côté de Montélimar entre Valence et Montélimar, il faut sortir par la nationale. C'est un peu plus long, on roule moins vite, mais en fait, on évite tous les bouchons et l'énervement d'être par choc contre par choc. Merci beaucoup Bruno. Je vous souhaite de très bonnes vacances, hein, très simplement. Euh, voilà, l'écoute, l'écoute des RMC, bien évidemment. Et puis, on va retrouver aussi Johanna, Johanna qui nous a écouté hier soir et qui a suivi qui a suivi nos conseils. Bonjour joanna Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez euh, Joana Très très bien, merci. Enfin, Alors... On commence à fatiguer, mais... Euh... D'accord. <rire> vous avez suivi nos conseils, c'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, on... hier soir, on vous a, on vous a écouté, donc euh, journée noire pour, euh, pour samedi, et on s'est dit, bah, on va partir un peu plus tôt que prévu, et on est parti de Chartres à 11h30. Qui nous a permis d'éviter tous les embouteillages euh, qui étaient prévus donc vous avez on roulé eu, tranquillement alors toute la nuit on a roulé tranquillement il y a eu quelques ralentissements mais rien de bien méchant vraiment c'était euh, voilà ça, ça, on a, tranquillement on est bah, on a dépassé Bordeaux depuis plus d'une demi-heure d'accord Vous allez, vous allez jusqu'où, Johanna On va jusqu'au Portugal. Euh, jusqu'au ah, Portugal. Ouais, Décidément, ouais. il y a beaucoup de gens qui vont au Portugal. Incroyable. C'est vraiment une destination cette année, j'ai l'impression. Oui, et puis non, mais il y a beaucoup de, de, de, de, voilà, de, de Français d'origine portugaise qui repartent dans leur pays pour les vacances. Et ils ont et bien puis, raison. Pour, pour fêter la victoire de l'euro. Et voilà. oui. et, ah, et oui aussi. aussi. Et profiter du soleil. Et profiter du soleil aussi, vous avez raison. Euh, bon, tout va bien, Johanna, ça va Ah oui, On oui, sent un peu la fatigue dans la voix quand ouais, même. Hein. Ouais, et, ouais. Je ah. sens que ça commence à tirer. Là, hein. ça, ça, c'est, voilà. Euh, c'est pas moi qui conduis. Moi, je joue les, euh, les coachs. Euh, les et, coachs, euh... les coachs qui dorment. Ah, Ils alors... dorment un peu quand même. J'ai l'impression. Pas, ouais. ouais. non du tout. Non, eh, ouais, ouais, va, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais alors, <rire> du coup, c'est quoi coach Comment est-ce que vous faites pour le, pour le tenir éveillé votre compagnon Vous chantez C'est mon papa déjà. <rire> c'est votre papa Bah, pardon. Je ne savais pas que c'était votre papa. Non, mais je lui propose régulièrement à boire, à grignoter ou, euh, ou discuter tout simplement, jouer les DJ, euh, ce genre bah, de choses. Votre papa a beaucoup de chance. Euh, voilà, ça le maintient un peu éveillé et puis euh, bah, il est content. Il entend ce qu'on dit. Il entend pas ce que vous disiez, euh... mais il entend ce que je dis. Parfait. Et alors du coup, on, on racontait un petit peu ce qu'on embarque en voiture pour pour faire la route. Qu'est-ce que vous avez emmené vous pour faire cette route de nuit euh, Juste mon téléphone et une liseuse. Ah juste ça rien, ah, rien à grignoter pas de boisson un peu d'eau peut-être j'imagine un, euh, de, une bouteille d'eau et des madeleines pas de viennoiserie <rire> pas de sel donc hein, mais les madeleines alors bon je, je pense que si on lance Christian sur le débat sur les madeleines à mon avis il va nous raconter oh, plein non, de ouais. choses il va nous raconter plein de choses sur les madeleines et, et puis on parlait tout à l'heure aussi des histoires de, de voilà de galères sur la route vous avez déjà eu des galères sur la route vous Johanna euh, non jamais non, non. jamais eu un souci Bah jamais en fait. À part des gros bouchons, j'ai jamais une galère sur la route. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour se calmer quand on a des gros bouchons Quand il y voilà, on est par choc contre par choc, on peut pas y faire grand-chose, il y a pas de voie de sortie. Comment est-ce qu'on fait pour euh, voilà, rester zen Je chante à tue-tête. Et vous chantez Dans quoi la voiture. Euh, tout et n'importe quoi. Des fois même des chansons que je connais pas, c'est pas grave. Vous en avez une qui vous vient en tête, la Johanna Une petite chanson Ah non, non, je ne sais pas chanter. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, on dit ça, on ouais. dit ça, mais euh... Ah non, non, c'est vrai, je chante extrêmement faux. C'est pour ça que je ne chante que dans ma voiture quand il y a des bouchons. Bah là, vous êtes en voiture Oui. j'entends dans, y voix... ah, ah, une... de... ah, je dans votre voix une fatigue naissante donc s'eût été bien de vous arrêter pour vous reposer et j'espère que votre papa n'est pas aussi fatigué que vous parce que je sens chez vous beaucoup de fatigue non, ça serait mon... le, le moment de peut-être vous reposer trois quarts d'heure mon... mon papa a fait une sieste avant de partir bon, de bon, sieste, très, très 4 bien. quatre heures, heures de sommeil avant de partir d'accord soyez prudents Prudent, Soyez prudent. Il n'y a que moi qui suis éveillé depuis hier matin. Ah oui, très bien. Moi, je suis très déçu que vous n'acceptiez pas de chanter, Johanna. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'armoire l'armoire se serait peut-être ouverte, Johanna. Cette fameuse armoire qui aurait pu s'ouvrir peut-être si vous aviez euh, si vous aviez chanté peut-être. Euh, Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est force, Bartélémy Je ne sais pas. Peut-être que l'armoire aurait pu s'ouvrir si vous aviez chanté une chanson pour nous, euh, Johanna. Ah, je doute que l'armoire se serait ouverte parce qu'elle était fréquente cette armoire elle s'est refermée moi franchement mon cauchemar c'est qu'elle se referme sur moi en fait <rire> non mais c'est vrai imaginez vous restez coincé dans l'armoire ah bah bloqué voilà là c'est fini hein. Ah bah, la prochaine fois qu'on et en plus se dans personne ne vous entendra crier Ben non y taper puisqu'elle est très grande cette armoire il y a ah encore bah, plein mais... de cadeaux à gagner Après, il lui fallu il lui fallu chanter Johanna Non, mais la pauvre... On... Je ne sais vraiment pas. Non, non, non, on, pas, va, on va pas la stresser. Vrai, on va je pas je la je stresser, vais vais la pas stresser. Pas... Johanna, il n'y a pas de souci. Don't worry. Bon, Johanna, on vous salue ainsi que votre papa. Euh, bonne route jusqu'au Portugal. C'est ça. Et tenez-nous au courant. Hein, on va voir un petit peu dans, comment vous allez progresser jusqu'à là-bas. D'accord. On va voir si on va réussir à éviter les bouchons jusqu'au Portugal, surtout. Euh. Et oui. Alors, apparemment, il y a des auditeurs qui nous signalaient un peu de bouchons en Espagne, hein, sur la route, euh, sur la route du Portugal, du côté de Burgos, mais c'était il, y il y a deux trois heures. Il y a deux trois heures. Donc Je pense qu'à mon avis, ça va s'intensifier. Peut-être y encore des jour, bouchons. On va faire un point avec Valentin Maillot dans quelques instants. Euh, merci Johanna, on vous embrasse. <rire> et bonne merci route. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. C'est très sympa, Merci On Johanna. est là jusqu'à 20h hein, ouais, Johanna, Il nous reste euh, 14h30. il voilà. ne oh, faut pas dire ça, Christian Reykia, ça casse le moral. C'est ah bon, ça. excellent, c'est excellent. Mais vous excellent. vous rendez compte, 14h30 d'antenne, mais c'est monstrueux. Super, c'est super. Cher Antennois, cher ça, On a perdu, hein, on a perdu. <rire> <question pas>. C'est <rire> Papa Tango de Charlie, Reykia, on l'a fi... oui Il n'est plus là. Euh, Martin Baudrero. Vous oui. le connaissez, Martin Bautré Bien Boutreur. sûr, je le connais très bien, c'est un collègue. Co eh bien, écoutez, vous savez quoi Il nous a envoyé un petit tweet. Hein Allez, Je pas vu. Je suis debout, nous dit-il. À partir de 16h, je vous raconte la gare de Lyon en mode Grand Rush RMC. Eh ben, écoutez... Donc il est, il, est, il est bien réveillé, il doit là voilà mettre son, son, son petit pyjama, enfin enlever son petit pyjama, Plutôt. se préparer, et on va le retrouver donc à la gare de Lyon à partir de 6h. Eh Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que dans quelques heures, la gare de Lyon, ça va être un cauchemar. Oh c'est entre ceux qui partent, ceux qui reviennent, bien etc. Sûr. Je ne sais plus combien de millions de voyageurs se transitent ce week-end du... dans les gares et les aéroports. On, on retournera aussi dans les aéroports, hein. Parce que forcément, ça va être une journée un peu compliquée. Avec une petite grève à Air France en plus, en qui plus, complique un peu les choses voilà, pour les vacances qu'elle a avait prévues d'avance. Petite patte. cerise sur le gâteau. Petite <rire> surprise, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a On a Hélène qui nous donne aussi la recette de son petit déjeuner idéal. Ah. Euh, C'est... Euh, Une pâte feuilletée avec de la frangipane, une couche de meringue avec du sucre glace. Tout va bien, hein, Christian Ne vous évanouissez pas. Une pâte feuilletée avec de la frangipane et du sucre glace Oui, c'est mmh, léger, quoi. Ça va pas être bon, ouais. Ça, ouais, ça tient ouais, ouais. au corps, c'est un peu... Je, je pense que ça tient bien au corps, comme vous dites. Euh, on va revenir dans un instant, voilà. Et alors, ce que je vous propose, ah. c'est qu'on va faire un petit break. On avait, euh, tout à l'heure dans le Grand Rush, en début de Grand Rush, Amir... Vous connaissez Amir, c'est le chanteur voilà, qui, a, qui a eu euh, pas mal de, pas de succès. Pas Une très belle photo d'ailleurs. À l'Eurovision, etc. Et on va vous rediffuser en fait l'interview qu'on a faite d'Amir. Voilà. Euh, Amir qui était, vous allez le savoir dans un instant, en vacances dans un endroit très sympa. C'était hier soir dans le Grand Roche. On vous fait revivre ce petit moment qui dure quelques minutes. Et puis on revient. Avec, évidemment, Barthélémy Bolo, Christian Echia, qui mange encore une belle brioche. Je balance, moi, ce matin, c'est décidé. Hein. Et paf Et paf Voilà, je balance. Donc, à tout de suite. Et puis, pendant ce temps-là, vous pouvez nous appeler pour participer au Grand Rush le 32-16 ou bien sur Twitter, hashtag GrandRushRMC. À tout de suite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 RMC Le Grand Rush, 30 heures non-stop. François Sorel, Barthélémy Bolo. Nous allons maintenant accueillir l'une des stars de cet été, les amis. Oh génial ah, Laisse-moi chanter un peu. Et oui Grâce à lui, j'ai pu regarder l'Eurovision <rire> pratiquement en intégralité. Je le remercie chaleureusement. Bonjour Amir Bonjour François, bonjour Yasmina. Salut Amir, comment ça va Ça va très très bien. Et vous alors, bon bon alors vrai, Amir, je, je ne veux pas. Bon, alors, je, je ne suis pas un paparazzi, mais il semblerait que vous soyez du côté de la Corse, c'est ça <rire> en, effet, en effet, je suis actuellement sur un catamaran. Ouais. On, longe, on longe la côte de Bonifacio. Oh là là, c'est dur à dire, c'est moche par là en plus. Ouais, <rire> c'est vraiment un coin qui est horrible avec ces grottes, <rire> ces roches blanches, là, cette, ces eaux translucides, c'est nul. Quoi. Franchement, c'est... C'est difficile parfois, franchement la vie... Pouvez-vous nous, euh, nous envoyer une photo plus. Ah oui Ah oui, ça serait bien mettre une petite photo. Mmh, une petite petit photo... Je vais m'expliquer comment faire, mais je le ferai. Ah bon, <rire> vous n'êtes pas geek Ici, mais, mais, mais comment est-ce que je vous l'envoie Non, mais je alors vous savez quoi Twitter, vous rajoutez hashtag grand rush RMC. On va tout vous expliquer. Aurélie va vous expliquer oh. ça. Oh. Un petit tweet oh. avec la photo hashtag grand rush RMC. C'est réglé. Vous, les vacances avec Amir, c'est forcément la Corse ou vous découvrez juste pendant ces, cet été euh, C'est la première fois de ma vie que je suis en Corse. Ouais. Euh, et je ne vous cache pas quand. Ça ne pas la dernière. Je suis déjà tombé amoureux. Voilà. <rire> Attendez, bah, je vous parle et je suis en train de faire la photo. Ah, bah, oui, voilà, même temps, ça, c'est très bien. La photo, le selfie d'Amir qu'on va retrouver avec le hashtag grand RMC ouais. sur Twitter. Vous êtes avec sympa. qui encore, Dis donc, vous êtes un discret, mon cher. D'ailleurs, avec Stéphane Rothenberg, d'un petit. Ah, ça ah, salue. On vous saluer. Euh, euh, vous saluer Stéphane, Stéphane avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Et là, voilà, il y a le bonjour de Jean-Luc Moreau. Vous avez vu, et finalement, le, <rire> y a. Le, mo <rire> le monde des médias est très, très petit. <rire> euh, mon cher Amir, bravo déjà pour l'Eurovision. Le, Alors, ça date un petit peu, mais bravo. Bravo pour le tube de l'été. Il y a un nouveau single là qui est sorti. Oui, il est sorti hier. Voilà. ouais. C'est une sortie, je ne vous cache pas, un peu anticipée. Voilà, c'est posté, vous allez pouvoir voir que je suis exactement dans cette position-là. Ah ben voilà. Ah, génial. Moi, je suis sur le hashtag grand MC, on attend la photo. Voilà. C'est très bien, merci beaucoup, Vous voir, elle est en train en tout cas de se poster. Et dans les tuyaux. On était où Sur quelle question Oui, c'était le nouveau signal. Ouais. Eh bien, et eh bien, là, la, la, la force du titre, j'ai cherché à faire en sorte que d'un côté, euh, on repousse par rapport à nos espérances initiales la sortie d'un prochain single. Mais finalement, il y a eu des radios qui se sont dit euh, pas absolument qu'on soit les premiers parce que tout le monde joue. J'ai cherché qu'on va, on va, on va jouer euh, le nouveau single en premier. Et c'est ce qui a fait en sorte que finalement, ça s'est anticipé et ça s'est euh, ça s'est fait euh, aujourd'hui, hier. Depuis hier, la chanson est en radio. Je suis hyper heureux parce que, pour moi, déjà, ça, ça me permet de changer de discours, de parler d'autres choses. Et euh, je suis très content de, de tourner la page. Oui. Pas parce que j'ai pas vécu du, un énorme bonheur avec chercher, Mais surtout parce que, euh, pour moi, tourner la page, ça veut dire qu'il y a une suite. Mm. Ça veut dire qu'on qu est déjà à une nouvelle étape. Et qu'une nouvelle étape pourrait peut-être annoncer d'autres prochaines étapes qui viendront après. Mais en tout cas, le changement était pour moi quelque chose d'important à vivre. Et les retours sont tellement positifs que je demanderai de plus, ça se, passe, ça se passe tellement bien. Je Très bien. Voilà. Euh, Amir, juste une question, est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur scène cet été Ou alors c'est repos Absolument. total euh, Non, non, c est, c est, ce sera à la rentrée. L'été, euh, ce sera l'été du repos pour moi, ouais. parce que ça fait un an que je n'ai pas pris de vacances. Ouais. Je pense que ça t'entend sur ma voix. Oui euh, <rire> Tu euh, va fatiguer ou t'as euh, trop chanté <rire> J'ai aussi trop chanté, je pense que physiquement, ça y est, est le moment est arrivé, ouais. c'est une... Euh, Une, on libère toutes les pressions et, euh, et on, se, on se rappelle d'une de, de, très très belle année qui est passée est Maintenant, on bien. va prendre surtout beaucoup d'énergie pour pouvoir attaquer à la rentrée la tournée attaquer les nouvelles chansons euh, beaucoup de promos et puis euh, enfin, le quotidien d'un artiste je pense Bon Amir, euh, on, vient de on revient de oui. recevoir la photo ah, pour être voir. un petit peu plus léger, alors c'est pas mal, hein. bon c'est vrai qu'il n'y a pas à dire vous êtes beau gosse, il n'y ça, ça, a aucune truc, oh là mais là, là, en Amir revanche, je, je pense qu'il faudrait que vous bronziez un petit peu plus, vous êtes un petit mais peu non, blanc, attends. donc il faut vraiment... Ah, oui, mais, mais en... en plus cette photo elle est prise dans la cabine, donc... Ah euh, c'est pour ça, il est, il est parfait, il est ah, hyper ouais. beau, non mais attends, mais non, vous ne critiquez pas Amir devant moi <rire> c'est ce bon. que je vais travailler mon bronzage les amis, obligatoire bien en tout cas, bonnes vacances Amir et merci de nous ouais. avoir accordé ces quelques minutes en plus pendant les ouais. vacances, comme ça c'est très sympa c'est très très très sympa, ouais, merci beaucoup bon. Amir. Bon merci bon. Amir, bon merci, Amir et bravo tout, tout pour tout ce matin. que vous faites euh, merci. Et, merci et on salue donc le nouveau single que vous pouvez écouter un peu partout sur les radios mais aussi sur les plateformes de, stream, de streaming qui s'appelle On Dirait tout simplement On Dirait, voilà. on dirait. Merci, Merci Amir. C'était très, très sympathique, je vous embrasse fort. Voilà. Et faites attention au catamaran. On attrape bien. le coup de soleil là-bas <rire> sur ce truc-là. Très sympathique Amir. Voilà. Gentil garçon. Et euh, qui doit tranquillement, voilà, se reposer sur son catamaran là. large de Bonifacio, c'est sympa. Plutôt, hein, sympathique, ouais. plutôt sympathique, ouais. Plutôt sympathique. il y a des petits bonjours. Il ouais. euh, y a le petit bonjour de. Euh le petit bonjour d'Anthony qui nous dit bonjour et Anthony qui attend son covoiturage il est arrivé un petit peu en avance euh, pour le rendez-vous avec mon covoitureur je pars d'Eda dans le 63 pour aller vers Saint-Palais-sur-Mer dans le 17 on va traverser la France, c'est la première fois pour moi que je suis passager, je suis sûr qu'il y a plein plein de français, hein, euh, des, des dizaines de milliers de français qui partent en covoiturage co comme ça c'est pratique, en plus ça donne des ambiances de, de, de voyage qui sont plutôt sympas ça permet des, parfois des rencontres hein, très simplement, quand ça se passe bien, des fois ça, oui, ça se passe pas, mais c'est vrai que ça se passe, de la plupart du temps bien. C'est des tout... gens qui sont plutôt ouverts pour faire ça. Voilà et puis maintenant il y a des systèmes de notes euh, en fait sur les, tous les blabla car etc. Donc Franchement ça se passe plutôt bien Et puis surtout on fait des économies hein. Ah ben, ça coûte beaucoup Évidemment beaucoup beaucoup moins cher On divise le prix Forcément ça coûte beaucoup moins cher Il y a Stella <rire> aussi Qui nous envoie une photo euh, de Corse Bonjour je vous ai écouté toute la nuit Je pense que D'ailleurs je pense que nous avons perdu Christian C'est ce qu'elle me dit Je peux vous je vous confirme hein, Stella on a on a perdu Christian hein. Il est en train de se masser le cou Là je ne sais pas trop ce qu'il fait Il cherche les Pokémon peut-être Stella qui nous dit J'ai une petite biscuiterie Et je travaille toute la nuit Merci pour votre bonne humeur Et puis à l'occasion N'hésitez pas à passer Lors de votre séjour en Corse Ça être Pour François du coup hein, qui, sera, euh, qui sera en Corse dans pas très longtemps à bientôt elle nous envoie une photo de ses pâtisseries et ça a l'air délicieux dé Stella elle est où cette auditrice euh, Stella eh ben, écoutez je ne sais pas où est Stella, Stella. peut-être dites-le nous où est-ce que vous êtes Stella oui parce que la Corse c'est grand hein, Exactement. Donc, euh, il faut voir bah, Stella dites-nous euh, avec euh, vous sur le, sur le mail ou sur la hashtag Grand Roche AMC Stella je vous en prie appelez-nous appelez-nous venez nous parler de vos pâtisseries euh, de vos biscuits de vos biscuits, biscuits Corse ça a l'air euh, des Vous connaissez pas les canistres euh, Non, je ne connais pas Ce les canistres. Ce sont canistrettes. des biscuits secs euh, ah. délicieux oui. qu'on peut agrémenter d'amandes, de chocolat. Ah, je connais alors. Il y en je a vois, il y en aussi... Petite, en, en, je ne sais pas comment on Exactement, La, oui, des... oui, c'est des petits... En euh, mon père est champion du monde de ça. Exactement, oh, on et a des kilos à Noël. Et il y en a, euh, enfin les meilleurs pour moi, c'est ceux au mmh. vin blanc qui sont... Excellent. Alors là, franchement, et ça avec un café au lait, les gars, oh. c'est un carnage oh là total. Là, là, là, là, là. Dès le petit déjeuner, donc les canis, canistrelles. Les canistrelles. canistrelles. Voilà, il y en a et, vraiment et à tous les parfums. D'accord. On, on peut l'appeler, cette dame On va essayer de va la joindre sur, euh, sur Twitter aussi, euh, sur @grandrushrmc, Il y a Julien Brosseau qui nous dit Parti depuis 3 heures de Chartres, direction Arcachon par la Nationale 10. Route fluide, bonheur mmh. de vous écouter. Bah, continuez à nous dire bonjour, tout simplement, hein, sur... Euh, Voilà sur Facebook, sur Twitter, sur euh, par mail grandrush.rmc.fr le hashtag grandrush.rmc aussi évidemment. La France se réveille les amis, 5h48 dans une dizaine de minutes on retrouvera la météo et les infos. Et voilà c'est reparti, un point sur l'actu toutes les demi-heures sur RMC avec un point trafic et la météo. On va accue accueillir Hakim dans un instant qui va nous faire un petit coucou de Sarla mais auparavant c'est Ludo que nous accueillons. Bonjour, Bonjour Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Jamy. Ça va Bonjour Ludo. Comment ça se passe trop Ludo fatigué. Ça va, non, tout ça va, va très va. bien. Ça va, ça bah, va, ça, ça va pour l'instant, ça va, on est tous sous perfusion ici, tout va bien. François bah, et Christian bah, sont parfait. plutôt bien, <rire> je peux vous le dire. Mais après je, je pense que dans 12 heures là quand ils y resteront oui. les dernières heures, ça sera pas facile à mon ça à être avis. Sûr. Ludo, ça va piquer comme on dit. Vous venez de la fête de Bayonne Vous avez bu combien de litres d'alcool Non, il non, va Non, non non, je, je vais aux fêtes de Bayonne. Ah, vous allez aux fêtes de Bayonne Voilà. Ah, c'est une première pour vous, les Fêtes de Bayonne, Ludo Non, c'est pas une première, non. Ah, non, non c'est un professionnel. Euh, voilà Et je viens de laisser ma femme à l'aéroport de Bordeaux ouais. <rire> pour aller au fête de Bayonne tranquille. Voilà, voilà, votre, tranquille épouse, le... les copains, <rire> votre épouse, votre ah, <rire> épouse Je t'aime. <rire> ne t'inquiète pas. Bon vol. Bon, tout <rire> va bien se passer. Bravo Ludo. Voilà. Et, Alors, et, bon, et, bon, et bon, votre épouse. <rire> et vous nous avez fait <rire> ça mais en 12 Personne <rire> s'en est rendu compte. Ça crème comme on dit. <rire> Alors, votre épouse part. Vous êtes pour... très très fort Ludo. Il va falloir que vous m'expliquiez comment vous faites. Il faudrait sortir un livre pour ça. Non, c'est professionnel. Donc voilà. Bien sûr, ouais, ouais, ouais, facile. Ouais. Oh mince, c'est les fêtes de Baye. Ah, oh, t'as un rendez-vous professionnel. Voilà. Oh, c'est dommage. Ouais. Tu pourras pas venir avec moi cette année. Tu -ce vas tellement me manquer, ma vrai. chérie. Est elle est partie en Angleterre. À euh, Los Angeles. Ah. Oh, ah bah oui. est... Pourquoi est-ce que tu penses <rire> à l'Angleterre voilà. Elle serait pas partie en Angleterre elle Ouais. Est partie non, non à... C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme travail pour partir à Los Angeles comme ça, sans crier gare Alors, elle est commerciale dans le cognac. Ah, ah, ben voilà! Sympa. Il fallait commencer par voilà. ça! Il faut qu'elle nous fasse goûter ce qu'elle vend peut-être. Et le simplement. cognac de combien d'années d'âge? Ah, alors là, c'est une très belle maison euh, qui, qui, est, qui est installée depuis 1860. Oh oui, je vois ce que c'est. Ah, voilà. C'est du lourd, c'est ça? ça je ouais. peux faire un peu de pub? Ben oui, allez-y, Ludo. C'est le château, château Montifaux, en Char maritime, et c'est Vous le, avez posé une colle ami à qui, Christian. Euh, Voilà. Le château Montifaux, d'accord. Et alors, euh, juste au fait de Bayonne, vous y allez euh, tout seul, avec des amis, euh, tout le week-end y avec mon, mon beau-frère et ma belle sœur et puis les, et puis les copains. Ouais, d'accord. Voilà, ah vous restez quand même sous surveillance de la famille. Comment Pas, Vous restez sous surveillance de la famille alors quand même. Ouais, voilà, c'est pour ça, faut être sérieux. Hein, ouais, votre femme a pris des garanties en fait. Vous buvez ouais, ouais, beaucoup de ouais. cognac <rire> chez vous Comment Vous avez du cognac à foison Ben évidemment, sinon, euh, on ne faudrait pas arracher les vignes. Combien ouais. d'années d'âge Combien d'années euh, de, de, Ah, ça va... Euh, 15, bah, 30 ans ben Pour, un, pour un, XO, euh, un XO de chez eux, il faut compter 25-30 ans. D'accord. Et ça, c'est voilà. bien, voilà. 25-30 ans Oui, c'est très, très bien. Voilà. Ah, c'est une très belle très maison. C je vous la comprends. Vous avez l'occasion de vous arrêter. Ouais, euh, où est-ce voilà. est que vous en êtes, Ludo, là, du coup, sur la route euh... Alors là, je suis arrêté à l'ère des Gargailles, après, euh, sur la 63, en euh, direction d'Arcachon, Bayonne, euh, voilà. D'accord, donc il vous reste trois heures de route, là, à peu près deux Oh heures. non, là, il me reste deux heures. 2 heures ouais, D'accord, mmh. très voilà. bien. Et, Et... Donc là, ça se recharge un petit peu. Ah, ça commence à se charger sur l'A63 en direction, en direction ouais. de, de Bayonne, du coup. Voilà. Il y, bah... y, a, y a 20 minutes, sur la rocade, c'était fluide. Vraiment. Ouais. Et là, maintenant, euh, ça se charge un petit peu pour descendre, euh, pour descendre voilà, vers le sud. D'accord. Vous avez pris le petit-déj, le petit café, tout ça, pour être en pleine forme Non, non. Je le prendrai après au, avec du jambon. <rire> ah, ah, bah, ouais. Alors on a eu le petit déchemon ça dé c'est bon, conseil Le petit de Christian. jambon de Bayonne, petit ça c'est le conseil de Ludo. Alors voilà. le, je vous conseille le, le jambon de Pierre Otessa qui est très bien. Ah, oui. Ou alors ou alors euh, le, le, le, le jambon enfin il y, y a beaucoup de jambons de grande qualité autour de Bayonne l'hospital L'hôpital par exemple, c'est très bien aussi ouais. D'accord, donc café café jambon. Chacun son jambon. Enfin café on en verra. Jambon oui, en tout voilà. <rire> D'accord, peut-être que jambon en fait. Voilà. Ok, c'est ce que vous avez ramené dans la voiture pour faire la route. Voilà, non, je vais ramener un peu de cognac aussi. Quand même. Oula, attention, pas, pas, attention, pas si, attention si mais c'est pour les cadeaux, c'est Oui, cadeaux. évidemment. Ah, voilà. Bon, Ludo, <rire> merci pour ce petit bien, clin oui. d'œil, c'est très sympa. Ouais. Et puis euh, bah, bon courage à vous. Bah, écoutez, on va essayer, on va tenter le voilà. coup. Mais ça de va, court. pour l'instant, on s'en sort bien. On en a à revendre Super. du courage. <rire> bon, c'est génial. Et bonne journée, Ludo. À très vite. Merci, bonne journée. Merci pour le cognac que vous allez nous envoyer. Merci beaucoup. Pas de problème. <rire> J'en parle à la direction. <rire> Barthélémy. Un petit tweet qui vient d'arriver, celui de Q, oui, qui, Q nous dit... euh, qui nous dit pouvez-vous dire à ceux qui préparent les voitures ce matin Bah oui, forcément, c'est des vacances, un week-end de et croisé vous le savez. Donc voilà, on charge la voiture. On charge la voiture au milieu de la route seulement. Voilà. Bah, Q, lui, il est simplement livreur de journaux. Il n'arrive pas à travailler tranquillement. Donc faites attention si vous préparez les voitures. Vous trouvez une place très simplement, une ah, place de livraison ou simplement bien. vous allez peut-être un peu plus loin, histoire de dégager la chaussée, de oui, ne pas bloquer, la, ne pas bloquer la rue, quoi, bien sûr. Des ah, fois, oui, ça peut prendre du temps hein, pour préparer la voiture. Le Tetris, hein. Oui, c'est ça. C'est délicat. Oui, ça rentrera délicat. jamais, je te l'avais dit, ces trois valises. Enfin, le truc qu'on connaît tous par cœur. On voilà. a des tensions souvent. Hein, parfois, ah, oui, hein. parfois, parfois c'est vrai que la tension monte euh, avant de partir. Euh, on va accueillir Hakim qui est là. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Vous êtes levé tôt alors ce matin On levé, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas, pas couché. Donc, euh, ça c'est ah sûr. Voilà. Ah d'accord. Voilà. c'est dommage que vous ne soyez pas là parce que nous, on attaque le... le... Le casse-coute sérieux, c'est-à-dire que là, on est sur le marché. Mais oui. bon, nous, on est au. Bah là, il y a un tartare de saumon frais. Vous êtes où? Vous êtes où, Hakim? Alors, nous, nous sommes sur le marché de Sarlat, dans le Périgord noir. Ah, c'est violent. La belle, la belle Le Sarla. marché de Sarlat, c'est terrifiant. Ça, ça, c'est ah, terrifiant. Il est, il est terrible, il est. C'est plus de, entre 350 et 400 commerçants, oui, oui, tous les producteurs oui. de la région. C'est un des plus beaux marchés français. Ah, bah oui. Ah, qui sont là Bah oui, bah là, par exemple, aujourd'hui, ils commencent les melons, vous vous rendez compte Alors vous, vous en avez déjà partout depuis un ou deux mois. Mais là, c'est les vrais melons. C'est les vrais melons. On les met ouais, dans ouais, une voilà. pièce, le melon parfume toute la cuisine, quoi. Voilà, c'est des melons. De les melons qui y a sur le marché de Sarlat, c'est des melons qu'ils n'ont pas connu De chambres froides. Eh oui, ils sont. Il y a beaucoup de fruits sur le marché à Sarnal, ça c'est très important. Ils ont été élevés en plein air, élevés en plein Gers. Non, mais c'est ramassé <rire> d'hier. Eh oui, en plus. Euh, y a, vous avez des melons du Tarn, là on a des, des producteurs du Tarn euh, qui sont arrivés, il y en a aussi de la Dordogne. Euh, ils, amènent, ils amènent leurs produits qu'ils ont ramassés hier, mais qui n'ont pas connu de chambres froides, pas de gaz, pas de. Ah oui, bizarre, pas tous ces trucs-là. Mais dites-moi, qui vous, vous faites des poulets, c'est ça Ah non, c'est les poulets rôtis. Ah, ça c'est bien. Ah, vous voulez lever en liberté, hein pas des poulets farine. Grosse ah ah oui. production, hein. Ouais. on est, est mis de la basse-cour, là. <rire> là. Vous avez vu, <rire> non, mais on a la Gold Même en fait. On a des, des les, souris, bruits, on les bruits qui existent. on le, le, les le, le studio est au petit Trianon à Versailles. <rire> <rire> hey, vous disiez, vous dis -y, Hakim, on attaque le casse-croûte sérieux, on avait le tartare de saumon, et c'est quoi le reste du casse-croûte sérieux, alors Ah non, il y a du poulet rôti, du poulet de saint s'enchauffer, le poulet liberté, quand même. a poulet rôti, poulet rôti. Pardon Oui, le poulet, le poulet rôti de Saint-Sauveur, c'est un poulet oui, qui est, est dans, du le... poulet olympique. dans la forêt D'accord. Donc alors attendez, tartare de saumon, poulet rôti, y a quoi d'autre Alors des jésiers confits mmh, pendant trois heures, mmh, cocotte ouverte, mmh. feu doux, dépouillés. Mmh. Maman. Mais vous faites ça au petit déjeuner de volaille, Vous oui. faites ça au petit déjeuner ah oui, ah oui, Je prends tout de suite. Je prends tout de suite. Il est 6 heures du matin. Mais il a raison. Il a raison. Vous êtes réveillé depuis quelle heure, Hakim on est réveillé depuis 3 heures. C'est l'heure d'un vrai repas. C'est l'heure du mais petit là, là, là, là, y avait ah Un poulé rôti fumant, est arrivé dessus. dans le truc. Mais mais moi, je vous mes mes parle Mesdames et messieurs, on a travaillé toute la nuit. C'était bien pour nous quatre oui. d'avoir de de un poulet. vrai repas. Un vrai repas légumes, un vrai repas viande pour nous caler pour le reste de la journée. Ça, ça serait bien. Ah bah, je fais ah un appel bah, ouais. à mes amis qui nous regardent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les pauvres Ils ah bah, sont en chercher un poulet rôti. Oui, bien sûr. On va tuer un poulet, là, <rire> sous la table de mixage. Et puis après, on va le cuire. Hein Mais et y les patates sautées, avec oh hey, les, là patates là, sautées, là, les patates sautées, Les bon. patates sautées. Les patates oui, Aïe, aïe, Bon, Hakim, et, arrêtez, et je vous y en y prie. Un, non, mais y là, y on n'en peut plus. et Un petit coup de pinard de notre Castel lapes qui est un producteur du côté de Bergerac. Oui, alors à consommer avec modération, ça, parce que là, à, heures moins, oui, à 6 h 5, oui, oui. ça fait un peu tôt quand même, le vin, non Non, non, c'est juste, juste, le, <rire> juste pour faire couler les gésiers. J'adore Hakim. C'est juste pour faire couler les gésiers. Franchement. Mais je vous conseille de, de, de, de revenir ou de venir. Ah, bah, avec plaisir. Par là, parce il, mais 6h du matin, à moi, marcher, moi je, prends, euh... je viens prendre votre petit déjeuner. Quand Hakim. vous en parler, ça donne vraiment envie. Merci en tout cas, Kim pour ce petit coucou. Et bravo, bravo. Merci beaucoup. Ah, des bons poulets grillés, là. Ah, ah, c ça, pas me mal, hein. Fin. ça me donne faim. Ça me donne faim. Bref. On n'a pas de nourriture toute la nuit, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. On est un peu des, des, des gourmands, hein. Des ventres sur pattes. Exactement. Nous sommes un tube digestif. On a terminé, Barthélémy? Eh bien oui, on a terminé. Bon. Je vais vous laisser aussi. Vous allez que... partir, Barthélémy? Eh bien, oui, je vais vous laisser, malheureusement, et je vais refermer, du coup, ma, mon armoire, mais c'est quelqu'un d'autre qui... Je vais être triste. Qui l'ouvrira pour me... J'ai beaucoup apprécié votre présence. <rire> C'était un plaisir passer de se la la avec vous C'était un vrai plaisir. Pour ouais, mais alors pour Ça, Franchement, c'était très agréable. Et euh, bah voilà, on se tient, on tient au jus, peut-être pour l'année prochaine. Certainement, j'espère bien, doute, pour une prochaine doute. édition du Grand Rush. Et dans un instant. Et bonne route à tous! Oui! Bien, bien sûr. Bien, très simplement. Et reposez-vous. Parce que vous avez Je fait la matinale pas. et vous vous, vous rempilez Je la se semaine prochaine. Matin. Plus. Voilà, donc voilà. reposez-vous bien. Merci <rire> d'avoir <rire> été <rire> <à> <rire> là. Rendez-vous <rire> à 80 lundi matin. Et c'est Pierre Setz qui va prendre le relais dans un instant. Je suis ravi de l'accueillir. Vous allez voir, il est très sympa, Pierre Setz. Mais vraiment très sympa aussi. Euh, et on va passer une bonne partie de cette matinée en sa compagnie. On revient après la météo et les infos de 6h sur RMC. C'est le grand rush. à tout de suite. RMC jusqu'à 20h. C'est le grand rush.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 C'est l'heure de la météo sur RMC. La météo de ce week-end. C'est avec Valentin Maillot que je salue. Bonjour François. Bonjour à tous. C'est le ciel qui est couvert ce matin sur les régions au nord de la Loire. Les éclaircies seront rares dans la matinée alors qu'au sud vous vous réveillerez globalement sous de belles éclaircies avec un soleil même assez franc de la Vendée à l'Alsace sur l'Auvergne-Rhône-Alpes la et la Côte d'Azur. Mais dans l'après-midi, ce ciel va se charger des Pyrénées aux Alpes avec localement des averses et quelques coups de tonnerre sur les reliefs de la Vendée à l'Alsace et sur la Côte d'Azur et la Corse. On gardera encore le soleil. Au nord, ça restera toujours très nuageux de la frontière belge à la Bretagne avec quelques averses possibles aussi le long de la Manche. Les températures maximales demain, euh, aujourd'hui, <rire> cet après-midi, 20 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 pour Nantes et Biarritz, 25 degrés à Paris, 26 pour Montpellier.